Wan Qibla présente le cœur en action, Madari Dussalikine. Alhamdalillahi n'ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayi'ati a'malina. Mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah wa ashahadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh sallallahu alayhi wa sallam.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 de Madarid As-Saliqin ou bien notre série sur le cœur en action, les actions du cœur et on rappelle qu'on est en train de traiter de ce grand chapitre ou bien de cette grande partie des actions du cœur qui est Attaouba ou bien ce qu'on appelle en français le repentir. Qui pourrait nous rappeler vu qu'aujourd'hui c'est notre deuxième séance sur laquelle on traite du repentir ou bien de Attaouba, qui pourrait nous rappeler quel est le sens de d'Attaouba, que représente Attaouba pour vous, c'est quoi Attaouba revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala de quelle façon pourquoi dans quelle situation de reconnaître mal, un péché fait. Reconnaître mal un péché donc lorsqu'une personne elle fait une erreur entre elle et entre Allah subhanahu wa ta'ala la taouba ça s'adresse à qui A quelle catégorie de personnes? A tout le monde. Wattubu illallahi jami'an ayyuhah al Tous les croyants doivent faire tauba. Et doivent faire taubah à quelle fréquence? Combien de fois dans votre vie? Est-ce que c'est une fois comme le hajj qu'on doit faire taubah? Non. Alors quand? C'est quand qu'on fait tauba? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de toujours faire al-tawbah de façon quotidienne et fréquente. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même faisait parfois al-tawbah 70 fois par jour alayhi sallallahu alayhi wa sallam comme dans le hadith authentique du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. La dernière fois c'était notre première séance lors de laquelle on a parlé de al-tawbah et malgré cela on avait beaucoup de choses à dire et ce n'était que peut-être un dixième ou bien Un vingtième de ce qu'on a à couvrir au sujet de la tawba. Tawba, vous allez voir que c'est vraiment. Ça parle de toute la religion d'Allah Subhanahu wa Taala. C'est pour ça que on va vous demander, ta'ala d'être patient et d'être attentif. On le répète comme toujours, juste un rappel, ta'ala que notre but, ce n'est pas de finir un livre. On n'est pas ici pour livrer des diplômes, pour dire que j'ai été présent pendant tant de séances, j'ai eu un diplôme, j'ai terminé le livre. Ce n'est pas ça le sens. Le sens et l'idée c'est de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'apprendre plus comment prendre en charge et prendre soin de notre foi et prendre soin de notre cœur, savoir c'est quoi les ruses de as-shaytan et ainsi de suite. Aujourd'hui, incha'Allah ou ta'ala, on va commencer à parler des conditions de la taouba. Quelles sont les conditions pour la validité de la taouba Lorsqu'une personne, elle fait une taouba, se repent vers Allah subhanahu wa ta'ala Il y a trois conditions principales. Il nous dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Première chose, haqiqatou ta'ouba. La première condition qui, en vérité, c'est le noyau de la ta'ouba. C'est quoi C'est an-nadam, le regret. Dans le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, an-nadamu tauba, Le regret en tant que tel, c'est une ta'ouba. Wa alaykum wa rahmatullahi wa Lorsque tu fais, lorsqu'on te questionne au sujet d'une question ou bien d'une action que tu as posé à travers ou bien lors de ta vie et que tu ne regrettes pas, qu'est-ce que ça veut dire ne pas regretter Ne pas regretter égale être fier, être content, accepter ce que j'ai fait, ne pas avoir de remords. Ne pas reconnaître que j'étais sur le mauvais chemin. Alors pourquoi Comment est-ce que je peux faire à Tauba C'est impossible qu'une personne n'ait pas de regret et qu'elle fasse à Tauba et le repentir pour revenir vers Allah subhanahu wa taala. Deuxième condition al iqlau 'anhu fil-hal. Al-ikla' c'est quoi Ikla' ikla' c'est de cesser le péché en tant que tel, tout de suite. Il est inconcevable, ce n'est pas logique qu'une personne va commettre un péché et en même temps elle fait tauba de ce péché, en commettant le péché. Ou bien, continuer à faire le péché et dire moi que je suis en train de faire le repentir en même temps. Est-ce que ça c'est possible Non, parce qu'encore une fois, tauba c'est de changer de chemin, de prendre le chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala. Comme s'il si y a une personne qui gagne de l'argent qui est haram, qui est illicite. Elle a une source de revenu qui est illicite. Est-ce qu'on peut imaginer que cette personne continue à jouir de ce revenu, à prendre ce revenu à chaque jour, à chaque matin, à chaque soir et à continuer et en même temps dire moi je suis en train de faire taouba. Est-ce que ça c'est possible Illogique. Ce n'est pas une taouba parce que tu n'as pas Changer. Tu n'as pas pris un chemin qui est meilleur. Troisième condition, ce n'est pas seulement suffisant que la personne, elle, cesse le péché. La troisième condition, c'est que la personne, elle soit déterminée à ne plus revenir vers le même péché. C'est clair Si moi, je fais un péché, je fais une erreur, et que j'ai des remords, j'ai des regrets, et que je vais cesser à commettre le péché, parce que par exemple, comme ça peut arriver à certaines personnes, personne parfois va faire taubah, pourquoi Ah, parce que j'ai besoin d'argent, je souffre de pauvreté. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il promet à celui qui fait taubah et qui cherche L'ad Allah Subhanahu wa Ta'ala qui se rapproche d'Allah que Allah Subhanahu wa Ta'ala il va lui accorder la richesse et qu'il va l'aider. Alors je vais dire je vais faire at-tauba, astaghfirullah parce que ce que je suis en train de faire ça c'est ça m'empêche de de gagner la richesse. Mais par contre, dans ma tête, dans mon esprit lorsque la richesse va venir, lorsque le problème sera résolu, là je vais revenir à La même chose. Est-ce que ça c'est une tauba Ou dans l'exemple d'une maladie, quelqu'un qui souffrant d'une maladie va dire « Ah, je suis malade actuellement, il faut que je fasse tauba Et après la maladie, on va revenir à la même chose. Est-ce que ça c'est une tauba Ce n'est pas une tauba Parce qu'on ne peut pas faire de hiyal, on ne peut pas faire de ruse avec Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas mentir à Allah azza wa on ne peut pas jouer des jeux ah je vais dire à Allah que je vais faire la tawbah pour l'instant mais après après on va venir après on va voir vous comprenez ça ce n'est pas une tawbah Allah Azza wa Jal n'accepte pas une telle tawbah et ça c'est quelque chose qui doit être, qui doit, qui doit être clair Incha'Allah subhanahu wa ta'ala donc il nous dit ici fa'ammal iqla'u fa'testahilu tawbah tu ma'amu bacharatidham comme on a dit impossible qu'une personne fasse la et qu'elle est en train de faire le péché surtout si c'est un péché qui est majeur Un péché qui est clair dans la religion d'Allah subhanahu wa taala. Quelqu'un qui a une bouteille d'alcool ou billah en train de boire, dit astaghfirullah wa atubu ilayh, atubu ilà astaghfirullah wa atubu ilayh. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Vous appelez ça quoi vous Est-ce que ça c'est une personne qui est sérieuse ou il se moque d'Allah azawajal Ça ce n'est pas une. Tawbah, impossible. Tu ne peux pas faire tawbah tout en continuant à commettre le, le même péché ou bien la même erreur entre toi et entre Allah, subhanahu wa ta'ala. Wa amma l'i'tidhar. Écoutez bien ça. Ici, c'est un regret, mais le regret de tawbah ici, il doit venir avec l'i'tidhar. Vous savez c'est quoi l'i'tidhar C'est quoi l'i'tidhar dans la langue arabe S'excuser. Lorsqu'une personne ne... « Livre pas son travail à temps. Que ce soit à l'école, l'université, au travail. Personne qui avait une tâche, mais qui ne la livre pas à temps. Qu'est-ce que la personne va en général faire Essayer de s'excuser et de trouver des excuses. » Ah, j'étais malade, Ah, il y avait telle chose, Ah, ce n'est pas parce que j'aime pas mes études, Ah, ce n'est pas parce que je prends pas l'échéance au sérieux, Ce n'est pas parce que je ne suis pas sérieux, mais voilà ce qui s'est arrivé ainsi de suite. À Taouba, c'est la même chose. Mais ça doit être avec des excuses qui sont valides. C'est quoi ces excuses qui sont valides C'est des excuses qui sont les mêmes pour tout le monde. On va les voir maintenant inshallah ta'ala, Imam Ibn qayyim va nous donner certains exemples, c'est pas seulement des paroles, ici. on est en train de parler aussi d'un état de cœur, un état de conscience entre le serviteur et entre son créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit "Allahumma la li wa inna ma huwa mahdhu wa mahdhu jinayati fa in 'afawt illa falhaqu Ici, le serviteur, il est en train de dire à Allah azza wa jalla que ça, c'est ton droit sur moi. Ça veut dire, si Allah, subhanahu wa ta'ala, veut nous punir pour notre péché, c'est son droit de nous punir. S'il si veut nous pardonner, ça, c'est de ça, bienfaisant, subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire, déjà, reconnaître que nous sommes sur le tort. Attention ici, on va faire est ce que tout le monde est en train de nous suivre. Parce que ça, c'est le noyau de la tauba comme on a dit. Le regret, le regret, faire fait de demander des excuses, ça c'est le cœur de la taouba. Lorsque tu livres, comme on l'a dit, un projet pour l'école, et que par exemple c'est livré en retard, alaykoum sallam wa rahmatullah, parfois tu vas refuser de reconnaître que tu as tort. Tu ne veux pas te montrer que toi tu es la mauvaise personne qui n'a pas fait son travail à temps. Donc, parfois... Par exemple, que ce soit un étudiant ou un employé ou autre chose, un étudiant pourrait dire à son professeur dans son email lorsqu'il va envoyer le travail en retard « Ah, ce n'était pas clair, vos instructions n'étaient pas claires et la date n'était pas bien inscrite à telle page et ainsi de suite. » Donc il essaye essaie de, si de se déculpabiliser. Ce pas... Taouba, ce n'est pas comme ça. Taouba, la première chose, c'est faut que toi-même, tu te reconnaisses coupable. Je suis coupable. Que je n'ai pas d'excuses. Les les excuses qu'on est en train de mentionner ici, c'est pas au sens que j'ai des excuses. Ça veut dire j'ai le droit. Je n'ai pas tort. Non. Et on va les mentionner. InshaAllah taala. Il nous dit ici, Allahu bi lisanhi. Allahu lam ykon minni ma kana an Tu vas dire à Allah Azza wa Jal que si j'ai commis si j'ai commis une erreur, un péché, ce n'est pas parce que je ne prends pas tes ordres au sérieux. Ce n'est pas parce que je ne prends pas ta religion au sérieux. Waku wati wa innama, wa annahu bahiyyatu, et que la raison, ce qui m'a poussé à commettre ce péché, c'est que je suis une victime de mon ennemi qui est A Shaitan, mon ennemi numéro 1, et mon ennemi numéro 2, c'est quoi? A-nafs, al À ma propre nafs, ma propre âme, il y a deux forces qui s'unissent et qui nous dévient du chemin d'Allah Subhanahu wa Taala. Toujours on a dit, Shaytan, oui Shaytan il est maudit, malgoune, la hanahullah et ainsi de suite, mais Shaytan n'a pas de contrôle sur nous. On peut pas tout mettre toute la responsabilité D'autre chose que c'est à cause de Shaytan, c'est pas moi. Parce que chez Shaitan, tout ce qu'il fait, c'est quoi son travail, Shaitan Youasuis, c'est quoi l'ouasua, qu c'est quoi Youasuis Qu'est-ce que ça veut dire Youasuis il, il suggère, très bien, il suggère, est-ce que c'est seulement il suggère Est-ce que ça s'arrête à une suggestion ou ça va... Est-ce que c'est plus fort Embelli, Embelli. suggère euh, Youkna, essaye de te convaincre, Taïeb. Qu'est-ce qu'on a aussi qu'est-ce que le shaytan il fait insiste. insiste très bien, donc on peut dire ici donc le shaytan va te faire perdre espoir parce que si la sœur elle a donné un bon exemple qui peut s'appliquer dans certaines situations que le shaytan va dire à la personne toi, toi déjà tu es trop impliqué dans le péché, tu, tu as déjà Trop avancé, alors c'est impossible de revenir vers l'arrière, alors continue. Comprenez Tous ces mots que vous venez de mentionner, on essaye de trouver ici une, une traduction pour l'Ouest-Ouest. Il n'y a pas une traduction exacte en français, mais on essaye de trouver un mot qui nous rapproche le sens. Tous ces mots que vous venez de mentionner, on peut résumer ça en un seul mot contemporain. C'est quoi ce mot L'activité de suggérer, d'insister, d'essayer de convaincre, encourager. C'est quoi cette activité? La publicité, la promotion. C'est ça ce que le shaitan il fait. C'est la promotion de du chemin de l'enfer. C'est ça le travail de shaitan. Le jour dernier, est-ce que shaitan il va dire ah c'est moi qui a commis les péchés? Non, il va dire. Wa ma kana li alaykum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li. Je vous ai invité, vous avez répondu. C'est comme celui la même chose, quelqu'un qui te fait la un bon vendeur qui te dit ah vous avez aujourd'hui la, la promotion de la journée et la promotion de l'année et je ne sais pas quoi et toi tu es en train d'entendre tout ce que vous allez faire aujourd'hui c'est de signer ici tu vas signer le formulaire et là tu vas t'engager dans quelque chose de grand, tu vas revenir le lendemain pour lui dire tu m'as embarqué, tu m'as embarqué dans quoi Il va te dire quoi Tout ce que j'ai fait, c'est mon travail. Moi, je t'ai proposé, je t'ai parlé de la promotion, de ce qui existe. Celui qui a signé et qui s'est engagé, c'est toi. Ici, c'est exactement la même chose. Shaitan, il fait la promotion du chemin de Jehanam. C'est nous qui répondons. Et nous avons la plus grande part de responsabilité. Ce n'est pas pour dire que shaitan, c'est une bonne personne. A'udhu billah, comme on a dit, shaitan la'anahullah, Allah Azza wa il la maudit. Ça c'est khalas, c'est même pas sujet à discussion. Mais ici on est en train de parler de, c'est qui qui est le responsable Pourquoi est-ce qu'on tombe dans des erreurs, dans des péchés Pourquoi est-ce qu'on désobéit à Allah Azza wa C'est parce que shaitan, il invite de l'extérieur, mais aussi c'est parce qu'il a trouvé une réponse favorable de l'intérieur de nous-mêmes, notre plus grand ennemi, notre plus grand danger, c'est une partie de notre nefs, c'est pas nécessairement tout un nefs, c'est une partie qui est un nefsou, c'est quoi l'amara? L'amara, ça vient de amr, c'est l'ordre, donner un ordre, le fait de faire une exhortation. Et ici, l'amara qui insiste, c'est pas l'amira, amara, ça veut dire ordre après, ordre après. L'amara tout de quoi De assou, faire le mal n'importe quel être humain ici, il n'y a personne ici sauf euh, un, un, autre, un autre connaissance bien sûr, et c'est une connaissance qui est bien sûr à 100%, c'est pas pour dire un autre connaissance, ça veut dire on a un doute, Mais il n'y a personne ici, de ce qu'on peut voir au moins qui est un ange on est tous des êtres humains et on a tous une neuve qui nous pousse continuellement à faire telle chose, à faire telle chose à faire telle chose, à faire telle chose et il y a shaitan de l'extérieur shayatin de l'extérieur qui invite On a une autre puissance à l'intérieur, bien sûr, qu'on doit nourrir avec notre Iman, qui est nafsou Al-Lawwama. Une autre puissance encore plus importante, qui est Nafsu Al-Mutma'inna. Euh, al Partie de notre nafs aussi qui est faite pour aimer l'obéissance, aimer les bonnes œuvres et ainsi de suite. La force la plus puissante à l'intérieur de notre âme, c'est celle qui va prendre le dessus lors de la plupart des situations. Je pense qu'on a déjà parlé de ça dans une séance antérieure, cette question de potentiel que l'être humain, il a à faire le mal ou à faire le bien. Vous comprenez non. Le croyant doit reconnaître que s'il si a commis un péché, ce n'est pas parce qu'il ne croit pas que Allah a il le regarde. Och Allah Azza wa Jal, il sait ce que il ou bien elle fait. Allah Azza wa Jall il sait tout ce qu'on fait. n'importe quelle situation, i n'importe quel temps, dans n'importe quel lieu. Wa huwa ma'akum aynam kuntum. Ay bi'ilmihi wa qudratih subhanahu wa Ta'ala. när man känner att han är i närheten, så är que alltid i närheten. Det är inte något som är que att han är i närheten. Det är för att han är i närheten för att han är i närheten för att han är i närheten för att han är i närheten för att han är i närheten för Tes mots, tes ordres ne sont pas importants. Mais le croyant, pour lui, la punition d'Allah, elle est grave et elle est sérieuse. Donc il va reconnaître devant Allah que moi je n'ai pas commis de péché parce que je sous-estime ta punition. Je sais que ta punition, elle est sévère. Alors, c'est quoi C'est quoi la raison Pourquoi est-ce que j'ai désobéi à Allah Parce que al hawa l'a emporté à l'intérieur de mon cœur. El Hawa, comme on a dit, c'est l'inclinaison envers quelque chose. Ça veut dire, personne qui s'incline envers des tentations, envers d'addonia, envers d'autres choses. Ce qu'on appelle El Hawa. Qui pourrait nous donner un exemple de El Hawa dans la vie de tous les jours. Sans que nécessairement ce soit un péché. Parce que El Hawa, El Hawa, el -hawa ça, ça, fait, ça fait partie de notre vie. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut enlever de notre nature humaine. Sinon, on ne va plus devenir des êtres humains. Oui, Manger. Plus, manger parfois parce que tu as faim, tu dois manger. Tu n'as pas le choix, c'est une question de survie. Mais ici, si on parle de manger, donne-nous un exemple qui te parle de Al-Hawa. Chocolat. Des sucreries. Manger lorsqu'on n'a pas faim. Mais que, la nourriture devant nous, a l'air d'être tellement intéressante et attrayante, que, tu vas être tenté de manger même si parfois tu vas savoir que cette nourriture ce n'est pas bon pour ta santé ou bien que ce n'est pas le bon moment de la journée pour manger ou autre chose c'est exactement ce qu'on appelle al-hawa al-hawa ici quand vient de citer des exemples de la nourriture et du chocolat, ça c'est pas la fin du monde mais al-hawa lorsqu'il dépasse certaines limites c'est là où ça devient grave Voyez-vous C'est pour ça, subhanallah, de nos jours, les gens, parce qu'ils ne connaissent pas c'est quoi le danger de Al-Hawa, parce qu'ils ne sont pas guidés par la foi, par le message d'Allah Azzawajal, les gens paniquent au sujet de Al-Hawa. Mais paniquent au sujet de quel Hawa Oh, j'ai mangé encore une fois. Oh, j'ai mangé un morceau de chocolat qui va me faire gagner je ne sais pas combien de calories aujourd'hui. Oh, la fin du monde. mais tu as mangé ou tu as pris ou tu as commis ou tu as dit un mot ou je ne sais pas quoi qui va te coûter pas des calories mais peut-être des années en enfer ou l'ayyad ou l'ayyad ça on l'oublie et c'est ça la forme la plus sérieuse de Al-Hawa la forme grave de Al-Hawa c'est Al-Hawa qui nous égare du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala comme on a dit le reste de Al-Hawa hawa qui est relié aux failles humaines de la vie de tous les jours, ça ce n'est pas la fin du monde. On n'est pas en train de dire que ce n'est pas important de prendre, charge de, ta, de, de, de prendre soin de ta santé ou bien de ta nutrition ou autre chose. Ce n'est pas ça. Mais on est en train de dire qu'il ne faut pas agrandir ce genre de choses. On est des êtres humains et il faut accepter le fait qu'on est des êtres humains, on n'est pas des robots et que parfois on va être dirigé un peu par notre hawa. Et tant que le hawa ne te pousse pas à faire quelque chose de haram, vis en tant qu'être humain. Tu ne vas jamais être parfait. Vous comprenez Personne qui cherche la perfection, qui veut la nutrition parfaite, et le sommeil parfait, et je ne sais pas quoi, et qu'après ça, il va oublier ce qui est le plus important. La salat parfaite, non, non, non, non, non, pas le temps pour ça. La zakat parfaite, ah, je ne sais pas comment la calculer, la zakat, et je ne sais pas où est-ce qu'ils vont mettre l'argent, et si la personne est vraiment un pauvre, et autre chose. Le Coran parfait, ah, je ne sais pas comment lire le Coran, et je n'ai pas le temps pour ça, et ainsi de suite. Alors que c'est... Là, le terrain, c'est ça qu'on peut, peut dire, c'est ça la grande compétition de Al-Hawa. Celui qui se soucie de Al-Hawa, encore une fois, juste pour revenir à l'exemple de notre frère ici, celui qui ne soucie du problème de Al-Hawa, encore une fois, Al-Hawa, c'est nos tentations. Celui pour qui, ou celle pour qui aussi. Al-Hawa, c'est juste cette question de quelques calories, et du morceau de chocolat en plus, et ainsi de suite. Ça, c'est comme quelqu'un qui à faire un tournoi de sport local, tournoi de quartier. Celui qui se soucie du vrai hawa, les vrais dangers de Hawa, ça c'est la compétition internationale. C'est ça le haut niveau. C'est là où tout se joue. C'est là où il y a soit Jannah ou bien Nar, le paradis ou bien l'enfer ou l'iyad de billahi azzawajal. وضع في القوه عن مقاومه مرض الشهوه وطمعا في مغفرتك واتكالا على عفوك ça c'est de belles excuses écoutez bien ça c'est de belles excuses que tu peux utiliser entre toi et entre Allah azza wa jal dans et seulement dans la situation de at-tauba pas avant Vous comprenez c'est quoi ces deux excuses ce que tu vas dire à Allah si j'ai désobéi Allah subhanahu wa ta'ala si j'ai commis des péchés si je n'ai pas suivi tes ordres c'est parce que j'avais un peu trop confiance en ta miséricorde et en ton pardon vous comprenez là parce que tu es en train de faire taubah, tu es en train de renforcer que toi tu cherches le pardon d'Allah pas que lorsqu'on commet le péché on va dire ya Allah tu es rafur rahim et moi de ce fait j'ai commettre le péché c'est pas grave parce que Allah tu es miséricordieux Parce qu'encore une fois, ici, c'est comme ce est sous-estimer la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala et penser d'Allah azza wa jall, ce Allah subhanahu wa ta'ala, ta il n'est pas subhanahu wa ta'ala. Li Donc ici, il nous dit, on n'est pas ici pour donner une formule. Parce que quand on fait la taouba, se rappelle que taouba, c'est tout un système là. Ta'uba, ça va venir avec des du'as, tu vas faire des prières en plus, tu vas demander le pardon d'Allah et ainsi de suite. Qu'est-ce que tu dois dire lors de la tawba? Il y a certains hadiths, certains du'as du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais libre à toi, c'est à toi de t'exprimer entre toi et entre Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu dois comprendre ici que l'idée, c'est de démontrer ta faiblesse, ton besoin auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que Ta modestie, upprör d'Allah subhanahu wa ta'ala. <travelat> Compré? Imaginez quelqu'un qui va quelqu'un qui va être devant un juge, wa al ta'ala, et que ce juge va juger aujourd'hui, est-ce que tu es innocent ou bien coupable? Innocent, tu vas sortir tout de suite, coupable, tu vas passer le reste de ta vie en prison. Et que la personne khalas, elle sait qu'elle a fait une erreur et que l'erreur est prouvée et qu'elle ne peut pas dire non, non, c'était pas moi, non, l'erreur elle est là. Son seul dernier recours c'est quoi C'est de demander, comme ils disent, la clémence de la cour. Imaginez comment est-ce que cette personne va commencer à parler. Si elle avait l'opportunité de parler directement au juge, personne à personne, comment est-ce qu'elle va parler au juge S'il te plaît, je m'excuse, j'ai fait la plus grave erreur de ma vie, et j'étais vraiment la pire personne, et je n'aurais pas dû, et ainsi de suite, et j'ai des enfants, et j'ai une... J'ai toute une histoire. Alors, entre nous et entre Allah, c'est encore plus grand que ça. وَحَقَائِقُ الْتَوْبَةِ فَلَافِ Est-ce que pour ce qui est des conditions de la taouba, c'est clair Est-ce qu'il y a des questions Oui. Est-ce qu'Allah peut pardonner même sans tauba Est-ce qu'Allah peut pardonner même sans tauba Excellente question. Oui. Mais il y a une limite. C'est quoi la limite oui. Ce que Allah ne pardonne jamais sans tauba. Oui. Shirk et le kufr, la mécréance ainsi que le polythéisme. Allah Azza "Inna Allaha la yaghfiru an wa yaghfiru ma duna ce qui est au-dessous de cette limite, tout ce qui est moindre qual kufr et que al shirk Allah Azza Jal, il peut le pardonner sans tauba. Par contre, à qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas un droit. Ce n'est pas quelque chose que tu dois faire rentrer dans tes calculs. Ah, moi j'ai commis des péchés, je n'ai pas fait de mais je pense assez peu que je vais rentrer dans ce que Allah, il va pardonner sans devoir faire de tauba. C'est clair Oui. Fika Ça, il y a divergence entre les savants. Il y a des savants qui disent que même le shirk mineur, le petit shirk, Allah Azza wa il ne le pardonne pas sans tawbah. Wallahu Ça c'est, on va arriver à ça, dans une minute, Rijal. Barakallahu alayhi. Oui, ça vient de adzul. c'est, c'est plus que la modestie. L'humilité, c'est vraiment... Alors, tu montres. C'est le fait de démontrer ton humilité auprès d'Allah, subhanahu wa <y> ta'ala. Isti'ataf, c'est comme... C'est lorsque tu parles à une personne. « Wallillah il mathalu là, Bien sûr, on est, pas... on est en train de rapprocher le sens. Parce que trouver des traductions exactes, en français, c'est difficile. Mais l'isti'ataf, lorsque tu parles à une personne, essaye de faire sortir un peu les émotions de cette personne. Son empathie, pour qu'elle soit de ton côté. Tu comprends Ma'am. Qu'est-ce qu'on avait aussi Oui. Je pas compris. Allah, il doit réveiller quelque chose en moi, sinon je ne fais pas de tawbah. Oh, oui, je comprends. Oui, bien sûr, ça c'est quelque chose qui que est faux. Parce qu'un taouba c'est une obligation. C'est comme quelqu'un va dire, ah, moi pour faire le jeûne, je vais attendre que Allah il fasse sortir quelque chose à moi pour jeûner le ramadan, par exemple. Ce n'est pas quelque chose qui est logique. Non. Oui. C'est quoi la différence entre le coffre et Marsilly C'est quoi la différence entre le coffre et Marsilly Entre parenthèses rapidement, Marsilly, c'est le fait de désobéir à Allah, Zod. Toute désobéissance à Allah. Al coffre, c'est le niveau le plus grave de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui est en général contraire à l'imam. Ça veut dire, coffre en général, c'est celui qui sort de l'imam, qui sort de la foi complètement. C'est ça le coffre la mécréance. Je crois par exemple, le cas de Shittal, Oui. Euh, des fois il est nommé comme euh, Assa Amr, euh, Na am. des fois Kafara. Na oui, le coffre en tant que tel, c'est Ma'asiyya. Donc, « Kullu kafir » Kullu kufrin fahwa ma'siya. Tout kufr, c'est une ma'siya. C'est une désobéissance d'Allah Azza wa Jaya. Mais ce n'est pas toute y a toute désobéissance qu'il y a un kufr. Sinon, on serait tous squeezed. Tout le monde l'a, fini. Oui. Oui, mais c'était une désobéissance. Parce que la désobéissance, parfois, c'est une désobéissance de kufr. Tu comprends? Remarquez ici, regardez. Si on dit à une personne, fais ta salat. Fais salat à Allah. Maintenant parce que Allah Il a donné l'ordre de faire un salat. Si la personne elle dit ah j'ai pas le temps, si on prend par exemple salat de Nafi, OK, une salat en plus, Prends un exemple de tarawih. Fais salat, on va dire ah je vais pas faire salat maintenant, j'ai pas le temps, je suis trop paresseux ce soir et ainsi de suite. Dans tarawih, c'est pas une marsiya mais il a laissé ce qui est meilleur, si c'est pour une prière qui est obligatoire Quand par exemple la prière de l'aïd pour sortir ici de la question des cinq prières au kufr, de salat et tout ça on va prendre l'exemple de salat al aïd quelqu'un qui va dire moi non non je fais pas salat al aïd parce que j'ai le travail aujourd'hui et je peux pas venir et tout ça c'est une marseya parce que salat al aïd c'est une obligation vous comprenez c'est une marseya mais cette marseya est-ce qu'elle est, -ce qu est kuffar celui qui n'a pas fait salat al aïd la prière de l'aïd est-ce qu'il est kafir sort de l'islam non par contre c'est là la différence si cette personne, elle va dire non, pas parce que je ne vais pas faire salat l'Aïd, parce que je travaille et tout, non, non, non, jamais je ne mettrai mon front sur le sol, même si c'est pour Allah ou l'Aïyad ou Billah. Asa, la désobéir à l'ordre d'Allah, oui, mais ça c'est Marciyat de Kufr, parce que ça c'est Marciyat de stikbar l'arrogance devant l'ordre d'Allah et c'est ça l'exemple de Shaitan, Shaitan il n'a pas désobéi à Allah Azza wa par faiblesse et ça c'est une question très intéressante que le frère amène parce que ça, ça, ça, ça, ça nous ramène à la question des péchés écoutez bien ça, les péchés ne sont pas tous de la même nature il y a des péchés sur lesquels on est en train de traiter actuellement, c'est ceux habituellement qui, te ra qui sont les plus proches que tu vas faire à des péchés qui sont dus à la faiblesse Un autre faiblesse en tant qu'être humain. Un moment d'oubli. Un moment lors duquel la tentation est plus forte que la personne. Et ainsi de suite. Un moment de baisse de foi. Mais il y a d'autres péchés qui sont des péchés qui sont causés par l'arrogance, par al kibre. La personne refuse de suivre l'ordre d'Allah Azza wa Même si c'est certains ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il y a certains prétendus musulmans entre guillemets qui disent, ah, telle, telle, telle chose, oui, ça fait partie de l'islam. Telle chose, oui, c'est dans le Coran, mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça, là. Je n'accepte pas ça. Ça, c'est le kufr. Vous comprenez Non. Oui. Est-ce que la raison pour laquelle ce que nous sommes tous sur cette camètre, entre guillemets, est-ce que c'est parce que Shaitan a fait kufr par orgueil ou c'est parce qu'il n'a pas voulu demander pardon après Non, ça, le, le fait qu'on soit sur cette terre, c'est parce qu'Adam il a désobéi à Allah. Non, non. Pourquoi est-ce qu'il est devenu qu est euh, euh, laïm Est-ce que c'est parce qu'il a, a atteint le degré euh, d'orgueil de, et d'arrogance, le point de non-retour Oui, exact. Parce que, ou est-ce que c'est parce que, malgré le fait d'avoir atteint ce point de non-retour, il a refusé en plus de demander pardon C'est les deux ensemble. C'est parce qu'il a refusé de demander pardon parce que Justement, initialement, la raison qui l'a poussé à désobéir à Allah, Shaitan c'est quoi C'est son orgueil et son arrogance. Il a iblisa Aba abba. Vous savez c'est quoi abba Je refuse. C'est ça l'Iba celui qui dit je refuse. Il y a une différence entre. Je vais vous donne un exemple. En Il fait a Un parent qui parle à son fils, une mère ou bien un père qui parle à son fils ou bien à sa fille si vous dites à votre enfant va ranger ta chambre va faire telle chose et que l'enfant va faire quoi va dire oui, va courir et va aller se cacher quelque part il va faire semblant qu'il a oublié et tout entre guillemets il a désobéi à votre ordre en tant que parent est-ce que vous allez considérer ça comme la fin du monde non maintenant imaginez la même chose Quelqu'un qui parle à son fils ou bien à sa fille, va dire, va faire telle chose. Imaginez si l'enfant, même si vous, vous allez voir une scène pareille entre un parent et entre son fils, imaginez si l'enfant va dire ça. Je refuse. Est-ce que c'est normal pour vous? Ou est-ce qu'il y a des signes ici que la relation entre parent et enfant ici, un petit problème? Vous comprenez il a dit je refuse c'est montré arrogant c'est pour cela que habituellement les ulama ils disent pour ça qu'on on prend un peu de l'espace sur cette question parce que c'est une question qui est reliée qui nous aide à bien comprendre le sujet les ulama ils disent les savants en général celui qui va désobéir à Allah par arrogance et par orgueil C'est très difficile pour que cette personne la fasse, le repentir. Qu'est-ce que ça va prendre selon vous Quelque chose qui va briser le cœur. Ça c'est mentionné dans le Coran, les histoires de certains peuples et ainsi de suite. Les Mara'aou lorsqu'ils ont vu la punition d'Allah à Zaudel devant eux, finalement, comme c'est le cas pour Pharaon, Allah à a dit que Pharaon après tous les signes d'Allah qu'il a vus après tous tous les warnings les avertissements qu'il a vus à l'avance il a refusé de demander pardon ou bien d'essayer de retourner vers l'Arzoudeen. Hatte finalement lors de sa noyade tout est terminé là il a dit Amentu anhu la ilah illa allah الذي amalat bhih bnu L'exemple ici que nous avons de Shaitan Première dé, dé, dé, dé, désobéissance, c'est à Shaitan. Et dans la même histoire, quelle désobéissance est-ce que nous avons Dans la même histoire, deux. Adam, alayhi salam. Prophète Adam, alayhi salam Est-ce que Hawa, est-ce que le sort de Shaitan c'est comme le sort de Adam Sort de Shaitan, kana min al-kafirin. Pour l'enfer, Shaytanur Radim, laana'ahu Allah. Le sort de Adam, qu'est-ce qu'on dit Adam C'est un prophète d'Allah Azza wa Jall. Il a continué, il a été prophète après sura et Allah lui a donné ce noble statut d'être le père de l'humanité, que toute l'humanité revient à lui, incluant les nobles prophètes comme Muhammad et Ibrahim et ainsi de suite. Pourquoi C'est parce que Adam son péché sa désobéissance avait comme source et comme nature, quoi? L'oubli est la, la tentation, la faiblesse humaine. Vous comprenez? Et Shaitan, la même chose. Shaitan, ce n'est pas lui qui a pris Adam et qui lui a dit, tu vas désobéir à Allah. Non. Mais Shaitan, il a essayé de faire la publicité, comme on a dit tout à l'heure. Allah Azzawadu, il a dit, cet arbre-là, Ne l'approchez pas. Wala taqrabu هذه الشجره. Shaytan <mussion> il a dit quoi? "H'el adulluka ala shajarat al-khuld wa yabla." Publicité. Il a dit "Oh Adam, est-ce que tu voudrais que je te parle de l'arbre? Écoutez bien les mots. L'arbre de l'éternité." Jouer avec les mots. Jouer avec les mots. C'est exactement ça ce que Shaytan il fait. Riba, on ne va pas dire que c'est Riba. Tu vas payer, on ne va pas dire, même dans les pays arabes, on ne va pas dire, ok, on va te donner un contrat dans notre banque, et ainsi de suite, tu vas avoir à payer 1% de Riba par année. Ainsi, <rire> ils vont dire ça aux gens, les gens vont dire, oh non, non je ne touche pas au Riba. Mais les gens disent, l'intérêt, on appelle l'intérêt. C'est l'intérêt, c'est bien, l'intérêt. L'alcool, on ne va pas dire l'alcool, on va dire... Les spiritueux. Vous comprenez C'est intéressant, ça a l'air tellement attrayant, quelque chose de spécial, toute une expérience. C'est ça ce que Shaitan il fait. shajarat il hold. L'arbre, il n'a pas dit, c'est l'arbre de la désobéissance. Il n'a pas dit, ah, Iblis, viens toucher à l'arbre de la désobéissance. L'arbre de Jahannam. Shajarat. Låt oss göra lite tänkande. Ja, och exempelvis i det här. Tja, och det är inte alls så mycket. Det är inte alls så Det är inte alls så mycket. Det är inte Det är inte alls så mycket. Det är inte alls så mycket. Det är inte alls så mycket. Det är inte alls Det är inte alls så mycket. Det är inte alls så mycket. Det är de tout son état. Quelqu'un qui n'est vraiment pas satisfait de son état, il va dire à Allah, je te... tu vas dire à Allah, pardonne-moi tous mes péchés. Ce que moi je connais, et ce que moi je ne connaît pas. Et à partir de maintenant, Inch'Allah, je vais faire de mon mieux pour être une personne complètement différente et d'essayer d'être la meilleure personne possible. C'est ça ce qu'on appelle taubatun Nasuh. Ça, on va la couvrir, Inch'Allah. Taï, il va y avoir toute une section sur ce sujet, Inch'Allah. Taï, pour revenir maintenant au dernier point, avant de passer à la prochaine section, Inch'Allah, notre frère nous a rappelé la question d'une quatrième condition qui pourrait intervenir dans certaines situations pour que notre tawbah soit accepté par Allah Azza wa Jal qui pourrait nous rappeler brièvement c'est quoi les trois conditions de tawbah qu'on vient de mentionner pour que la tawbah soit valide le regret donc ça c'est la condition principale qu'est-ce que nous avons aussi cesser de commettre le péché et ne plus le refaire, ne plus le refaire. je ne suis pas d'accord avec toi on a dit d'être déterminé à le plus haut parce qu'on va voir il va y avoir une section sur qu'en est-il de la personne qui a fait un tawbah et qui va refaire le même péché après un an, après deux ans qu'est-ce qui va arriver ça on va en parler ou bien l'imam Ibn Qayyim va nous en parler par, par déterminé -ce oui c'est ça c est, c est, au fait c'est la volonté Allah il sait ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur. Donc si moi je dis à Allah, « Ya Allah, astaghfirullah, atoubou ilayk, moi je regrette d'avoir commis tel péché, j'arrête tout de suite. » Mais que dans mon cœur, je dis, « Ok, on va attendre quelques mois après ça. »« Wa'alamu anna Allah, ya'alamu ma fi anfusikum fahdharu. Allah Azza wa Jal, il sait qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vos cœurs. Comprenez Il y a parfois une quatrième condition qui pourrait intervenir. Et qui pourrait être nécessaire. Et sans quoi la tauba pourrait être en faille imparfaite ou même parfois non acceptée par Allah Azza c'est quoi cette condition réparée et ça c'est dans le cas où la personne elle a causé des dégâts à autrui ça veut dire le péché ce péché avait une partie qui était reliée au droit des autres comme, comme exemple qu'est-ce que nous avons le voleur un exemple très simple le voleur, quelqu'un qui a volé de l'argent aux autres Est-ce qu'on est qu peut dire que cette personne-là peut se faire une belle richesse et qu'après quelques années, il va dire ⁇ halas moi starfurul lao et ainsi de suite ⁇ Et à chaque fois que les gens, ces victimes le voient dans la rue, ils vont dire hey, ⁇ hé toi le voleur et tout ⁇ hé hey, calme-toi, moi j'ai fait la tauba tu sais, mon argent là, c'est parti ton argent, fini. Non. Il l'a mentaba, aslaha, rectifie, redonnez le droit aux autres. Si quelqu'un était un voleur, faire sa taouba doit rendre le droit aux autres, rendre l'argent aux autres. T'as fait du dhulm, t'as insulté quelqu'un, tu t'es moqué de quelqu'un. Après ta taouba, tu vas faire quoi Tu vas aller voir la personne, tu vas lui demander pardon. S'il te plaît, pardonne-moi, je regrette et moi j'ai fait ma taouba et je n'aurai pas... Dû te dire ça et tu fais de tant mieux. Quelqu'un va dire, je vais faire de mon mieux jusqu'à quel niveau Tu fais de tant mieux, bien sûr, tant que tu gardes ta dignité humaine. On n'est pas en train de dire que tu vas devenir euh, comme, comme une personne qui est sans dignité en tant que telle. Mais à toi de faire de tant mieux pour convaincre l'autre personne. Peut-être que l'autre personne, elle a tellement de colère envers toi dans son cœur qu'il y a des personnes qui vont te dire, je ne vais pas te pardonner. Le jour dernier, je vais demander mon droit. Fais de ton mieux. Fais de ton mieux pour que cette personne, Inchallah ou Ta'ala, te pardonne. Qu'est-ce qu'on a aussi comme exemple Qui pourrait nous donner d'autres exemples D'un mal qu'on pourrait faire à autrui que lorsqu'on fait à tauba, on doit rectifier ce mal. La médisance. Al-riba. Bel exemple. Parce que ça, c'est un exemple qui est complexe. Un exemple qui est un peu bizarre. C'est quoi la médisance Qui pourrait nous rappeler c'est quoi la médisance Quel est le sens de la médisance Oui. On va dire d'une personne des paroles pour la décrire, pour n'importe quelle chose, mais des choses à son sujet que cette personne-là n'aime pas, en passant qu'elle soit vraie ou fausse. Riba, okay? c'est super répandu de nos jours, c'est incroyable. Incroyable, Les gens ne savent même pas que ça c'est grave et que c'est haram et ainsi de suite. C'est incroyable. Mettez-vous quelque chose ici dans la tête. inchallah petite alarme à installer okay? et à développer avec le temps. C'est quoi cette alarme C'est que dès que je commence à parler d'une personne qui est absente, il y a une lumière qui, qui devrait commencer à être « on ». Comme ça, ça va me dire, attention à tes mots, attention à tes mots, attention à tes mots, attention à tes mots. mots. C'est pas parce que ce que tu dis sur l'autre personne, c'est vrai, que tu as le droit de le dire en son absence. Où est-ce qu'on trouve le plus de taouba de nos jours Où est-ce qu'on trouve le plus de taouba, inch'Allah, j'espère qu'on la trouve partout. Mais où est-ce qu'on trouve le plus de riba, de médisance de nos jours Sûr internet, sur internet les gens pensent que le jour dernier ne vont pas être questionnés sur ce qu'ils écrivent sur internet vous savez vous avez probablement lu des articles sur internet, à propos d'internet, qui s'adressent à beaucoup de personnes naïves, il y a beaucoup de personnes qui sont naïves jusqu'à aujourd'hui et qu'il y a beaucoup d'articles sur internet que parfois ben, on va vous montrer un exemple de ce qui s'est passé à une personne, on va dire attention Ce que vous écrivez sur Internet peut vous suivre, peut avoir des conséquences légales. Quelqu'un a fait des menaces de mort envers autrui sur Internet et il pensait « Ah, oh, c'est Internet, c'est pas grave. » Et là, il y a la police qui a débarqué chez lui autre chose. Ce que les gens n'ont pas encore découvert, malgré tout cela, c'est que ce qu'on écrit sur Internet, on va être questionné par Allah le jour dernier. Tout ça, c'est inscrit. Tout ça, c'est inscrit. Et ça, ça nous montre la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que nous en fait, tout ce qu'on écrit, tout ça c'est dans un registre qui va arriver le jour dernier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez quoi C'est plus grave que ça. La riba qu'on trouve sur internet, la médisance qu'on trouve sur internet, c'est une médisance qui parfois peut atteindre des niveaux extrêmement graves. Extrêmement là, c'est des péchés vraiment là super grave, pas seulement des péchés majeurs. On trouve des gens, par exemple, qui font Al-Qadh. Vous savez, c'est quoi Al-Qadh? C'est quoi Al-Qadh? Allez, on va, on va voir, Inch'Allah, est-ce qu'on connaît notre religion? Est-ce qu'on connaît les péchés graves à ne pas commettre? Parce qu'il y a des choses, c'est des bases. Tu dois savoir que ça, c'est un péché grave. Comme ça, tu ne t'approches même pas. C'est quoi Al-Qadh? Non. Ça se, rapproche. Ça se rapproche, nuire à la réputation, mais il y a un cas bien précis dans la religion. L'honneur, diffamation Exactement, c'est lorsqu'on accuse une personne de fornication ou bien d'adultère, de zina. Ça c'est extrêmement grave dans la religion d'Allah Azzawajal extrêmement grave même si c'est la vérité écoutez ça même si c'est la vérité même si c'est la vérité et que tu as toutes les preuves et que tu peux prendre le mushaf pour, pour dire par Allah que je suis en train de dire la vérité wa uqsimu billahi azza wa jal si tu n'as pas au moins trois autres témoins juste des personnes de confiance avec toi pour témoigner avec toi Tu dois te taire. Sinon, c'est toi qui va, c'est ta dignité qui va être détruite. Selon la religion, wa humul Tu vas faire partie de alfasirkinul liyaadu Billah. En plus de la punition, en plus de la punition dans l'akhir la Pourquoi est-ce qu'on a parlé de ça, le qadz? Sur internet, il y a parfois des articles, parfois des nouvelles, parfois des fausses nouvelles. Ah, telle personnalité a fait. Ah, tel il a fait. Et là, tu vas trouver les gens sur les commentaires. Tac, tac, tac, tac. Ils s'attaquent à la personne. En se basant sur un article d'un inconnu. Ah, tel, le tel, le tel, tel. On ne va même pas utiliser, bien sûr, les mots que les gens utilisent. Ou Mais c'est grave, là. C'est grave. C'est grave. Deux lignes, deux lignes. de commentaires que tu peux écrire sur Facebook. Wallah, ça peut détruire toutes tes bonnes œuvres que tu as faites dans ta vie. Tout est parti en un seul instant. Parce que là, tu viens de toucher gravement à la dignité d'une personne sans raison et sans preuve que cette personne-là, le jour dernier, même si elle ne le savait pas dans la donnée, Allah, il va lui dire voilà ce que elle a dit au sujet de toi. Est-ce que tu le pardonnes Est-ce que vous pensez que quelqu'un va vous pardonner le jour dernier fa facilement Non, pourquoi non Il a besoin de vous. Pourquoi est-ce que la personne a besoin de vous Répète la question, c'est important à comprendre. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelqu'un qui va vous pardonner facilement le jour dernier Un être humain, on n'est pas en train de parler de Allah, il est pardonneur, Subhanahu wa il pardonne à qui il veut, mais est en train de parler en tant que nous, en tant qu'être humain. Si ça part, si c'est en retard, ça, il ayahu et que moi j'ai tort, est-ce que vous pensez que l'autre personne va me pardonner facilement Non, parce que si elle ne me pardonne pas, la punition ça sera quoi Comment est-ce qu'elle va être payée Il y a pas des dommages. Je dis au malqiyam le jour dernier, je peux pas faire sortir euh, des dollars pour payer comme ça des dommages, intérêts, dommages et ainsi de suite. Non. Comment est-ce qu'on paye le jour dernier Je donne mes hasanat, mes bonnes œuvres. Est-ce que vous seriez intéressé à prendre les bonnes œuvres de quelqu'un d'autre le jour dernier Si Allah va vous dire, vous avez le choix, soit de laisser cette personne partir ou bien prendre de ses hasanats. Ou pire encore, pire encore, si tu n'as pas de hasanat, jour dernier, si c'est fini, tu as tout distribué à tel, tel, tel, tel, tel. Tu travailles pour autrui. C'est ça. Il y a des gens qui travaillent pour autrui. Le prophète Salah Al-Asimh nous a parlé de ça dans le hadith authentique. Qu'il y a des gens, ils viennent avec des montants de bonnes œuvres. Faisaient qu'il y a le Coran, le Sadaqa et ainsi de suite. Le jour dernier... Il va venir, il a insulté tel, il s'est moqué de tel, mais disant s'envers tel, ainsi de suite. Alors tout le monde va venir pour réclamer. Hé, je vais être payé. Je vais prendre mon droit. Alors tel qui prend une masse de hasanat, masse de hasanat, masse de hasanat. Quand il n'y a plus rien, aucune hasanat qui reste, qu'est-ce qui se passe Tu ne peux pas me payer. Je te donne mes dettes. Prends mes sériettes, mes mauvaises œuvres. « Porte mes péchés ». Alors, toi, tu prends, quelqu'un, il te donne un amas ici et l'autre un amas. Est-ce que, honnêtement, est-ce que le jour dernier, vous allez être tellement gentil le jour dernier que Allah il va vous dire, est-ce que tu aimerais donner tes mauvaises œuvres à tel Tu vas dire, non, non, non, le pauvre. Non. Personne ne va le faire. C'est pour ça que un vol, c'est quelque chose qui est grave. Faire du mal à autrui. C'est souvent pire que ce qui est entre nous et entre Allah Azza wa Et on rappelle ici, pour revenir à cet exemple, vous êtes sur la liste. Vous en faites peut-être. Pas à voir, regardez ça. Le jour dernier, bien, si on parle de dholme, de la justice, on parlait plus particulièrement de la médisance. On a dit la médisance, quand on fait un taouba, est-ce que c'est logique d'aller voir une personne qui, fort probablement, n'a jamais entendu parler de ta médisance et qu'elle ne savait pas que tu as parlé du mal de cette personne. Est-ce que c'est -ce est logique pour vous d'aller contacter cette personne ?« Salam alaykoum, ça va bien et tout, alhamdulillah. » Et tu sais quoi C'est juste pour te dire là, malheureusement, malheureusement, il y a de cela quelques mois ou quelques semaines ou quelques années, j'étais avec un grand groupe de personnes et j'ai tellement parlé du mal de toi et tout le monde riait de toi et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, je t'appelle pour te demander pardon. Est-ce que tu vas pardonner le jour dernier Non. Ça va avoir l'effet inverse, probablement. La personne était tranquille, parce que remarquez ici, est-ce que, est que vous aimeriez ça Est-ce que toi, tu aimerais ça Que ce soir, quelqu'un t'appelle pour te dire, tu sais quoi, la semaine dernière, j'ai détruit ton honneur, telle et, telle et telle chose à ton sujet. Mais Inch'Allah, c'est juste pour te demander pardon que tu vas dormir tranquille Peut-être certaines personnes, oui, ont la puissance, le email pour le faire, mais ce n'est pas tout le monde qui le fait. Comparé à une autre situation. Quelqu'un il t'appelle au téléphone Oui, je sais que tu ne me connais peut-être pas, et tout, et tout, et tout. Au fait, il y a cela quelques années, moi, je t'ai volé une grosse somme d'argent. Peut-être tu as remarqué qu'une grosse somme d'argent a disparu et tout. J'ai fait ma taouba et inshallah ce soir je viens cogner à ta porte pour te remettre ton 5000$. Est-ce que tu vas être content cette nuit ou non Ouais Probablement que tu vas être tellement content que tu vas dire « Taqabbal Allah » ou « Tawba taq, allez prendre un 10% avec moi » Comme ça, Vous comprenez Donc il y a une différence entre les deux situations. C'est pour ça que les savants disent que pour ce qui est de la médisance de Al-Riba, lorsqu'on fait un tauba On n'a pas à aller dire à l'autre personne, pardonne-moi, excuse-moi si l'autre personne ne le savait pas. Mais qu'est-ce qu'on fait On va essayer de, de dire du bien de cette personne qui n'était pas présente. On va dire de, du bien de lui auprès d'autres personnes, tout comme on a dit, du mal de cette personne. Comme ça, on va contribuer positivement à sa dignité, à son image. Les deux fameuses questions en arrière depuis tout à l'heure. Oui, tafaddat. Ça c'est des exceptions, ça c'est des exceptions Al-Riba. Bien sûr notre chapitre c'est pas Al-Riba donc on va pas s'étaler sur ça mais les plaintes et autres choses ça c'est des exceptions. Il y a des exceptions dans lesquelles Al-Riba elle devient licite comme la situation dans laquelle une personne va se plaindre d'un mal quand on est en train de lui faire. Si c'est entre moi et entre toi, tu m'as fait du mal, je t'ai fait du mal, on va pas dire que tu n'as pas le droit d'aller parler de ce mal pour réclamer ton droit même si je ne suis pas présent. Donc ça c'est des exceptions. N'aim. Mais la plupart de l'al-ri, que les gens ils font, ce n'est pas relié aux exceptions, c'est relié vraiment à du n'importe quoi, comme on disait ce matin dans le Jumu'a ah pour les personnes qui étaient présentes. Les, c est, c est ça, excusez-moi, mais c'est surtout pour les sœurs. Les deux heures au téléphone à parler, « Ah, telle elle a fait, ah, telle elle a des problèmes dans son mariage, ah, c'est à cause de tel et ce... Comme ça, on entend beaucoup de cas comme ça, on a pas beaucoup d'histoires comme ça malheureusement. Parce que ça a l'air tellement facile au téléphone de dire du n'importe quoi. Et là, quand à des kilomètres, tu es en train de faire l'analyse de la vie de quelqu'un d'autre, de sa vie familiale, et c'est à gauche, et telle et la... Ce n'est pas tes affaires. Laisse les gens tranquilles, c'est toi qui vas en bénéficier, c'est toi qui vas être tranquille, parce que le jour dernier, Inch'Allah, tu n'auras pas à faire face à toutes ces personnes. Le jour dernier, Inch'Allah, tu veux un passage rapide là, facile, direct, tu ne veux pas qu'à chaque pas, quelqu'un va t'arrêter. Ah, tu te rappelles, ah, ah j'ai oublié, non, non, mais moi je me rappelle, Allah Azza wa a écrit ça, enfin, on veut pas de ça, oui, Akhi. Si c'est « haqq », si c'est « vérité », si c'est « vérité », là, la différence, elle vient, c'est que est-ce que c'est faux ou c'est vrai ce que tu dis Si c'est vrai, oui, tu as le droit de le dire. Mais si c'est faux, tu ne le dis pas. C'est clair Oui, c'est différent, parce que « Hormatul muslim », ça, c'est quelque chose de plus auprès d'Allah, Azzaud. Ça, c'est une exception. « Hava ma qala bihi l'ulama »« Naam. »« Oui. » Mm -hmm. oui, bonne question. si la personne A a commis un péché et qu'elle a poussé la personne B à commencer à faire le même péché Merci. si la personne A a fait sa taubah son repentir auprès d'Allah elle est plus responsable elle a coupé le lien entre elle et entre les actions de la deuxième personne elle est plus responsable c'est clair euh, avant de revenir, juste petite parenthèse ici, en parlant de ça aussi parmi les pires péchés auprès d'Allah c'est ce cas que, le soeur, que la sœur elle vient de mentionner lorsque quelqu'un a incité autrui à désobéir à Allah à enseigner à d'autres à désobéir à Allah je connais une personne, on ne va pas entrer dans les détails okay je ne vais pas donner et tout. je vais donner l'histoire générale je connaissais une personne il y a de cela quelques années qui était sur un chemin, le bon chemin, au début de sa jeunesse. Il y a une autre personne qui a intervenu dans sa vie et qui a essayé, à, qui a essayé de la convaincre, de commencer à faire des choses qui sont, comme on dit, le moins qu'on peut dire, c'est que c'est des choses bizarres. Avec le temps, cette deuxième personne a découvert tout un autre chemin. Et qu'aujourd'hui, cette deuxième personne peut dire que c'est une figure, c'est une personnalité dans ce chemin de shaitan ou laïa du ta'ala, à cause de l'incitation de la première personne. Si tu fais un péché entre toi et entre Allah, au moins garde le contrôle, que ça reste entre toi et entre Allah. Parce que si ça dépasse et que tu vas enseigner à d'autres, tu vas faire impliquer d'autres, comme la sœur elle a dit, même si, si, si ça t'a oublié la sincère, tu n'auras plus de lien avec ces personnes-là, mais quand même si tu ne fais pas de taouba, c'est un problème ou bien si ta taouba ta ta n'est pas acceptée tu vas porter le fardeau de toutes ces personnes oui mm -hmm. non, c'est pas, pas de la médisance la médisance c'est lorsqu'on parle de mu'ayyane une personne particulière, vous comprenez Parce que sinon, si le fait de parler d'un cas négatif en général, ça veut dire qu'on n'aura pas de ibra, on n'aura pas d'exemple dans la vie. Vous comprenez Le but, pourquoi est-ce que la médisance elle est interdite Pour une raison bien particulière, c'est pour protéger la dignité de X, Y, Z individu. Chacun, Allah Azza wa chacun lui a donné une dignité qui a le droit d'être respectée. Euh, Il y avait une dernière question, après ça on revient au contenu, inshallah Oui Oui, exactement, exactement. Donc, lorsque, ça c'est un très bon point aussi, on va arriver à ça, inshallah plus tard, je, je, je, je, si je me rappelle bien. Wa aslahah, Essayer de rectifier l'un des signes, on va le voir dans un instant, inshallah, entre autres, l'un des signes que ta taouba allait accepter par Allah Azza wa c'est que tu vas faire de ton mieux dans le sens contraire, le bon sens, pour encourager Le bien pour démontrer ta volonté entre toi et entre Allah subhanahu wa taala. tauba Les vérités de la tauba. C'est quoi la vérité de la tauba? La vraie tauba c'est quoi? Thalathatou Trois choses. Premièrement, tazdimul djinaya Tazdim. Vous savez c'est quoi tazdim? Ça vient de al-Adham à la grandeur. C'est lorsque tu vas relativement Donner une grande dimension à quelque chose. On va vous donner un exemple. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aimerait perdre de l'argent inutilement Tu avais de l'argent dans tes poches, l'argent a disparu, c'est tombé quelque part. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait ça, que ça lui arrive Non. Hakok, c'est normal, c'est humain. Maintenant, on va pousser plus loin. Qu'est-ce qu que ça vous fait comme sentiment Aujourd'hui, de rentrer à la maison et de retrouver que vous aviez 10 sous dans votre poche qui a disparu. Ça vous fait quoi comme sentiment Bon, c'est 10 sous. Ok J'imagine pas qu'il y a quelqu'un ici qui va pleurer la nuit ou bien qui va pas dormir parce que. Maintenant, qu'est-ce que ça vous fait si en venant ici Vous êtes, par, vous êtes passé par exemple par le guichet automatique, vous avez fait un retrait de 500 dollars, 1000 dollars, parce que vous aviez besoin d'acheter quelqu'un, de retourner une, euh, un prêt à quelqu'un, c'était dans votre manteau, dans vos poches, vous revenez à la maison et que vous ne trouvez plus l'enveloppe. Est-ce que le sentiment va être le même Non. Qu'est-ce qu'on a fait ici On vient de donner une dimension à ce qui s'est passé. Si c'est la même chose une vraie taouba c'est une taouba qui voit que le péché c'est comme une montagne ça se rapproche plus de l'exemple du 1000 dollars que de l'exemple du 10 sous celui que sa taouba c'est la taouba du 10 sous que j'ai perdu 10, 10 sous aujourd'hui ça c'est pas la vraie taouba la vraie taouba c'est un peu et plus fort que l'exemple du 1000 dollars Tu rentres à la maison et que ton 1000 dollars est parti en l'air. C'est où C'est parti où Vous comprenez C'est ça ce qu'on appelle la tawbah. « Ta'zimu al-jinaya »« Ta'zimu al-jinaya »« Fa'innahu idha istahan biha, lam yandam alayha » Parce que, si la personne, elle sous-estime la gravité de l'action qu'elle a faite, est-ce qu'elle va avoir le regret Nadam Non. Regardez comment est-ce que, subhanallah, les règles, sur lesquels Allah nous juge le jour dernier sont tellement précises, tellement parfaites. Même dans la vie du bas monde, aujourd'hui, la justice, lorsque quelqu'un a commis un crime, un meurtre, un vol, autre chose de la fraude, le juge va souvent prendre en considération quel est l'état d'âme et de conscience de cette personne. Si ce criminel, on peut voir qu'il a des regrets qu'il a des remords, là souvent le juge va lui donner une sentence qui est moins élevée. Vous comprenez? Si le juge remarque que la personne est, comment on dit, défiante et que non, non, elle est fière de ce qu'elle a fait. Et qu'elle serait prête à refaire la même chose, la, le juge va maximiser la peine. Waillahita ala al mafalul ala Huwa al al a'la subhanahu wa ta'ala. Allah azza Lorsqu'il nous punit, entre autres, lorsque quelqu'un commet un péché, même si la personne ne fait pas de tawbah, Allah Azza wa jal, il sait qui a commis un péché et que ce péché pour la personne pas grave. C'est comme le dissous. Et qui a commis un péché en savant que le péché en tant que tel, il est grave. Parce que c'est Cette connaissance, vous vous rappelez la semaine dernière, on a parlé de, du concept, la semaine dernière, il de, a deux de semaines. Le concept de la nature, nature, naturalisation. Qui pourrait nous rappeler c'était quoi la naturalisation Oui. Banaliser les péchés. Barakallahu fiq. Ça c'est un très bon mot. Banaliser les péchés. Lorsque quelqu'un banalise un péché, est-ce que vous pensez que la personne va facilement faire la tawbah Non, parce que ce sera difficile pour cette personne de faire preuve de regret. Et le regret, comme on l'a dit, c'est le noyau de la tawbah. Mais lorsque quelqu'un ne banalise pas de péché, elle prend les péchés au sérieux, même si elle a combien de péchés, cette personne elle est beaucoup plus proche de faire la tawbah, et une tawbah, un repentir qui est sincère auprès d'Allah azzawajal ça revient à trois choses donc là on, est, on a parlé ici on parle du premier point et le premier point il y a trois points dans le premier point c'est quoi les trois points ici écoutez bien Inch'Allah j'espère qu'on n'est pas en train de perdre de concentration Inch'Allah sinon est-ce que vous avez besoin d'une pause oui non qui dit oui combien de personnes veulent une pause les autres ne veulent pas de pause on va continuer Inch'Allah un trois choses terminer à vers il est quelle heure maintenant? 8h30 on va terminer inchallah. Un trois Première question ici pour comme le frère il a dit pour ne pas banaliser le péché en tant que tel ça revient à trois choses. Ta'dhim al-amr de voir la grandeur de l'ordre d'Allah azza wa Allah عز وجل دي في القران الكريم ça c'est un concept qui est important en passant celui qui craint Allah عز wa Jal شعائر الله ça veut dire c'est quoi يعظم ça c'est grand va vous donner un exemple de la dunya parce que souvent les gens ne comprennent que des exemples concrets qu'en vie à tous les jours Les jeunes qui s'intéressent au sport, qui s'intéressent au foot. Il y a, comme on a dit tout à l'heure, la petite équipe du quartier, la petite, la, la petite équipe locale. Et quand on donne des exemples comme ça, c'est pas pour dire que c'est des exemples que qui représentent la vérité, hak, que c'est la bonne chose à faire. Mais on est en train de parler de du vécu. Là, les gens, ils vont te dire cette personne, elle joue pour je sais pas quoi. Barcelone oh Barcelone oh. qui qui va jouer ce soir Madrid Rome je sais pas quoi vous comprenez qu'est ce que les gens y font sans reconnaître bien sûr là il y a des limites que si on va franchir ces limites même ces choses là c'est grave parce que c'est relié aux actions du cœur. c'est quoi qu'on est en train de faire ici le foot c'est quoi c'est un sport Des personnes qui courent avec, comme ils disent, petite anecdote, entre guillemets, lorsque la télé fut, fut inventée au tout début. Ils disent qu'il y avait une vieille dame qui, qui voyait sur un écran devant elle, deux équipes qui jouaient. Donc, elle voit le foot pour la première fois. Elle a des personnes qui se poussent et ainsi de suite. Elle dit, mec, c'est quoi le problème Ils disent c'est quoi ça Ils ont dit, c'est un ballon qui est fait en cuir alors a dit mais il devrait juste faire un ballon pour chaque personne comme ça tout le monde va être satisfait vous comprenez c'est un peu vrai c'est un peu vrai ça veut dire ça c'est un autre pôle c'est l'extrême oui mais c'est banalisé c'est juste un jeu mais lorsque ce jeu se transforme en des idoles c'est telle équipe tu vas où c'est quoi c'est un être humain comme toi Ça tu ne peux, ce, cet, cet amour, cet attachement émotionnel que tu es en train d'accorder à cette personne, tu ne peux même pas l'accorder à un prophète. Un prophète comme Isa a.s, Allah a.s, il a dit quoi Malmasihu ibn Maryamah, wa ummahu, ou a dit wa ta'ala, kana yakulani at بل مسيح ابن مريم رسول قد خلت من قبله كان الطعام. Subhanahu Wa Taala, då kommer Allah Azza Wa Jalla, nu, vi lär oss här att relativisera saker. I vissa Isa aleyhi sallam, Jesus, är den stora profeten Allah Subhanahu Wa Taala. Men när Allah Azza Wa Jalla pratar om de som är fanatiska, om Jesus, säger han att ainsi que sa mère, C'est quoi? Rasoulun, c'est un messager, ainsi que ce dirka, une femme qui est pieuse, qui est véridique, qui est Marie, Mariam alayhi Les deux, ils mangeaient, consommaient de la nourriture comme n'importe quel être humain. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est des êtres humains. Femme bailuk, imaginez maintenant celui qui vénère. Des personnes qui ne sont même pas des prophètes, qui ne sont même pas nécessairement des gens qui sont pieux. Quelqu'un qui joue avec un ballon, qui se fait des millions pour un show, oh, c'est grand. C'est ça ce qu'on appelle tarzim. ce tarzim. faire L'image qui est grande, ça on doit le faire pour une chose, après Allah Azza wa bien sûr. C'est quoi Les rituels d'Allah Azza wa qui pourrait nous donner un exemple d'un rituel d'Allah qu'on doit lui faire le tarzim Hajj quoi d'autre Prière, salat tarzim ou salat c'est quoi tarzim ou salat entre autres c'est que lorsqu'on a par exemple chez nous à la maison on n'est pas en train nécessairement de parler dans un endroit public parce que ça peut être difficile mais si je suis chez moi à la maison et qu'il y a une personne qui est en train de faire la salat et que moi je mets dans la même chambre je vais mettre la télé Le volume à fond, je suis en train de parler et de rire au téléphone. Est-ce que ça, c'est tardé, Mouchaha illa? Est-ce que c'est tardé, Mouchaha Elilah Non. Pire encore, pire encore pour voir jusqu'à quel point on s'est éloigné de notre religion, de la religion d'Allah Azzawajan. Lorsque moi, je rentre dans le masjid, je suis à la mosquée, pas seulement à la maison. C'est arrivé maintenant que je suis à la mosquée qui est Beitullah et Azza wa del. La mosquée, elle est là exclusivement pour l'aibada. Pour se rappeler d'Allah, Azza wa Dhan. Et que, comme on a dit, il y a des gens qui sont en train de faire la prière et que nous, on est en train de parler à voix haute et de rire et parler de, je ne sais pas moi, de, des prix de l'essence et de ce que j'ai acheté hier qui était en spécial et du match de Barcelone et de telle chose et de telle autre chose. A'ouzou billahi minash shaitan irradim. Où est ardemme? Normalement, si on craignait vraiment Allah azawajel, si on connaissait vraiment c'était qui Allah azawajel, walahi. Et ça, bien sûr, ça fait partie de la, de la miséricorde d'Allah que il nous donne un peu cette, cette un peu cette, cette, euh, cette attribut humain d'oublier un peu et de ne pas réaliser vraiment la vérité de la chose pour qu'on puisse vivre. Sinon, on va mourir de, de, de, de folie là, de, de peur. Mais si on connaissait vraiment c'était quoi le masjid On va trembler à l'entrée. On va, on va même pas pouvoir entrer à l'intérieur. Ça c'est Beitullah et Azzaoud. Alors maintenant, c'est arrivé, c'est rendu que pas seulement le masjid, même les gens comme notre frère, il a dit toute cette nouvelle pratique là que les gens, quelqu'un va faire le Hajj, va faire le pèlerinage, va faire le Umrah, il va juste devant la Kaaba, regardez-moi, je suis en train de faire Hajj, regardez-moi, ok, je vais mettre ça sur internet live, je suis en train de faire Ya yeah, subhanallah, C'est quoi le but de l'Oumrah Pourquoi est-ce que les gens sont, hab sont habillés comme ils sont habillés lors du pèlerinage Pourquoi Le pèlerinage est là pour te faire sortir complètement de la dunya. Tu vas te mettre temporairement dans un mode comme si moi je suis mort et c'est la fin du monde. C'est Yawm al Qiyam. C'est fini, le reste du monde n'existe pas pour moi. Les personnes qui veulent voir mon, mon, mon, mon image et ma photo, ça c'est pas important, ça, ça ne doit pas exister dans ta tête. C'est une grande ni'ma d'Allah qu'il t'a donné cette opportunité pour ce moment, pour quelques jours, pour quelques heures, d'être présent là. Fais la ibada concentre-toi, et ainsi de suite. Lorsque les gens m'aiment, l'espace le plus noble, comme on a dit. Wallahi, yani, si vous allez là-bas, subhanallah, tu vas dire, mais il y a des personnes. Comment est-ce que quelqu'un, je ne peux, peux pas comprendre. Moi, personne, je ne peux pas comprendre. Sauf si, la, sauf, sauf si la personne est pauvre. Là. On lui a donné ses habits-là comme dont elle n'a pas de quoi il n'a pas d'autre habits à porter mais encore une fois comment est-ce que quelqu'un peut se permettre d'entrer dans la médine dans la mosquée du prophète avec des chandails de sport comme ça avec des noms de de joueurs de je ne sais pas tel gros, écrit comme ça là les gens entrent dans la, médine, dans la mosquée du prophète à la médine ils ont fait tout un trajet pour oublier la dunia et là tu es dans ta salette et tu as quelqu'un juste en face de toi dans ta salette comme ça Le joueur tel, équipe tel et si je sais pas quelle marque de bière comme sponsor et ainsi de suite Aoudoubillahi ta'ala C'est certain C'est certain Surtout lorsqu'on parle d'un contexte comme on a dit Madinatu rasoulillahi sallallahu sallam Masjidul haram C'est comme Est-ce qu est que, est -ce que, est -ce que vous imaginez une personne qui est normale qui vient à l'université pour son cours à 8h du matin 8h30 qui vient en pyjama Personne normale, en pyjama là, plein pyjama. Est-ce que, est que ça c'est pleinement, est-ce que c'est vraiment respectueux On parle pas d'une personne là, à barour, à nécessité, encore une fois, quelqu'un qui n'a pas de quoi porter, quelqu'un qui s'est réveillé en retard et l'examen, débute dans cinq minutes, sort. Mais quelqu'un qui le fait comme ça volontairement. sur le fait qu'il faudrait quelque chose de beau et de faire Non. un maillot de football j'ai mentionné spécifiquement c'est pas un maillot, un maillot de football ça veut dire le matériel est fait pour faire du sport c'est pas ça ce qui gêne ce qui gêne c'est les idoles qui sont inscrites en arrière comprenez les marques et la publicité le masjid il est là pour être simple pour quand le même maillot de sport et de soccer est-ce que tu vas le porter Lors de ton entrevue pour devenir ingénieur Je ne te parle pas d'une entrevue pour aller euh, Travailler dans, dans un centre d'appel Je te parle pour aller devenir Un ingénieur là, un gestion. Non, non, là les gens vont faire cravate Comme ça, ils vont se regarder Pourquoi Là la rencontre elle est importante Elle est sérieuse Pourquoi est-ce que quand on va au masjid Encore une fois, on banalise Ce n'est pas important Taïb Amr C'est l'ordre d'Allah Azza wa Jal. On va laisser les questions à la, à la fin, inshaAllah, on va avoir un bon 20 minutes pour les questions, inshallah. Tardimul Amr accorder la grandeur à l'ordre d'Allah Azza wa jal. Tardim ul amir. Accorder la grandeur maintenant à celui qui ordonne. C'est qui c'est Allah subhanahu wa ta'ala. En parlant de Tardim al-Amr, <coughs> on a oublié un point ici. Dans la religion d'Allah est-ce qu'il y a des péchés graves? En islam, est-ce qu'il y a des péchés graves? Oui. Inch'Allah, j'espère qu'on est tous d'accord là-dessus. Est-ce qu'il y a des péchés qui ne sont pas graves? Non. Tout péché est grave. Mais il y a des péchés qui sont plus graves que d'autres. Tout ce que Allah a interdit, c'est grave. Parce que c'est une interdiction qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que tu oserais toi, quand on dit toi, chacun ici, incluant moi-même, ce que quelqu'un ici oserait, être devant le prophète, wa sallam, et Rasulullah va te dire, ne fais pas telle chose. Tu vas lui dire, ya Allah, tu, nous, tu nous as dit de ne pas le faire. Mais je sais que c'est pas grave. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui oserait dire ça Un vrai croyant. On ne parle pas de quelqu'un qui ne croit pas en le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que dire maintenant est ce que quelqu'un qui va oser le jour dernier dire à Allah Allah c'était interdit mais ce n'était pas grave. C'est pour ça que je l'ai fait. Personne. Tarzimul Amir Vénérer Allah celui qui a donné l'ordre. J'ai commis un péché qu'est-ce que ça veut dire J'ai commis quelque chose de grave parce que c'est un péché et encore plus grave que ça, j'ai désobéi à mon Seigneur. al Le Seigneur des cieux et de la terre. Et c'est là où intervient, comme on a dit toute la question qu'on parlait tout à l'heure, de l'arrogance, le kéber. L'arrogance, c'est ça ce qui empêche, c'est ça ce qui fait en sorte que la tauba ne va pas exister pour, cette, pour, pour, pour certaines personnes parce que lui, ne veut pas vénérer son Créateur, subhanahu wa ta'ala. J'ai désobéi à Allah et après, ce n'est pas si grave que ça. Comprenez Ola yadu billahi ta'ala, هذا la yakhshallah, subhanahu wa ta'ala, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Troisième chose, التasdiqu bil jaza. Ce qui t'aide à savoir la gravité de ce que tu as fait, troisième élément ici, c'est d'avoir la pleine croyance en al-jaza. C'est quoi al-jaza C'est la rétribution. Les conséquences le jour dernier. Les conséquences le jour dernier. Un étudiant qui a attrapé, par exemple, lors de son examen, qui a attrapé pour fraude. Il va lire, non plus ça, avant ça à l'université, ils avaient ici les pancartes sur la fraude. La fraude, c'est interdit la fraude. C'était écrit que la fraude, lors des examens, peut vouloir dire « exclusion ». Dehors, dehors l'université, tu es dehors du programme, tu vas pas seulement échouer à ton examen. Alors, un étudiant qu'on va attraper en train de frauder lors de son examen, et qu'il va tourner sa tête, on vient de l'attraper, il va voir, ah, égale exclusion. Là c'est grave, c'est sérieux. Parce qu'il connaissait quoi les conséquences, et les conséquences sont sérieuses. c'est pas comme si les conséquences étaient comme on fait par exemple aux jeunes enfants, peut-être aux primaires ou autre chose, L'élève qui est attrapé en train de frauder, on va lui dire, change de place. Si on faisait ça, même aux adultes, à l'université ou autre chose, pas grave. Les gens vont dire, ok, on va s'essayer. S'il m'attrape, change de place. La conséquence n'est pas grande, vous comprenez La conséquence pour nos péchés, c'est quoi Qui connaît la moindre des conséquences pour les péchés le jour dernier Qui pourrait nous le dire Hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, oui. Un peu plus que ça, on parle ici de la punition. Le, le point que tu as amené, c'est vrai, mais on parle de celui qui va être puni. Oui. Salallahu alayhi wa sallam, et c'est quoi la punition Écoutez bien ça. Il nous dit le prophète, c'est la personne qui va être le, la moins punie le jour dernier. C'est quoi C'est une personne... Qu'on va lui mettre Jamra, c'est la braise, c'est ça. Braise en bas de son pied. Imaginez si on vous mettait maintenant la braise en bas de votre pied. Pied nu comme ça et vous allez devoir la tenir comme ça. Rester comme ça. Il dit le prophète sallallahu alayhi wasallam sallam Yagli La chaleur va passer à travers le corps de sorte à ce que ton cerveau va commencer à bouillir. Si on avait le yakin la certitude en Allah azza wa jall qui faisait en sorte que ses conséquences on les voyait comme si on les voyait est-ce que vous pensez qu'on va désobéir à Allah azza wa jall ce qu'il y a quelqu'un ici qu'on va lui dire si tu fais telle chose maintenant tout de suite on va te mettre ici de la braise en bas de ton pied est-ce qu'il y a quelqu'un qui va faire l'action en tant que tel Non. C'est pour ça que le compagnon, il est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, c'était pas comme nous, les gens qui pensent ah les compagnons, mais c'était juste des, des, des musulmans comme nous, ils faisaient la prière et tout. Non, les compagnons, ils sont pas comme nous. Ça c'est les élèves du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs des croyants. Et la preuve, elle est là. Leur ce qu'ils avaient à l'intérieur de leur cœur. Mais ce n'est pas comme ce qu'on a à l'intérieur de nos cœurs. Leur état de conscience, leur état de foi, ce n'est pas comme nous. Han quand il est venu chez le prophète, il a dit quoi Il a dit « Je suis un hypocrite ». Pourquoi est-ce qu'il a dit « Je suis un hypocrite » Est-ce que parce qu'il a commis des péchés majeurs Désobéi à Allah n'a pas fait sa salette Non, non, non, même pas proche de ça. Pourquoi est-ce qu'il a dit « Je suis un hypocrite » De quelle sorte est-ce que sa foi baissait Oui, elle baissait, il a dit que lorsqu'on était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est le niveau de foi, lorsqu'on sortait de chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le niveau de foi va baisser. Mais c'est quoi cette baisse C'est quoi la différence qu'il a constatée Que pour nous on la constate pas, pas parce qu'on ne l'a même pas expérimenté peut-être, cet état que les sahaba ta'ala ils avaient. Que lorsqu'on était chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il nous décrivait L'enfer et le paradis, c'est comme si on les voyait devant nous. Vous comprenez, c'est quand la dernière fois lors de ta vie toi que quelqu'un t'a décrit l'enfer ou le paradis et que c'était comme si c'était devant toi. Tout un monde entre nous, et entre les compagnons de Allah ou Mais c'est ça qui va faire en sorte que si la personne elle sait c'est quoi les conséquences. Quand on a parlé la semaine dernière. Du péché qu'on répète à chaque fois, le péché. Pourquoi est-ce qu'on en parle beaucoup de ce péché Parce que beaucoup de personnes veulent passer dessus, au-dessus. Oh, c'est pas grave. Qui est un péché majeur Ce n'est pas un péché, c'est un péché majeur qui est Ar riba, ce qu'on appelle de nos jours encore une fois les intérêts. Entre guillemets, Allah azawajalla, il a dit, écoutez bien ça. Celui à qui Allah Azza wa il a dit de ne pas toucher à Riba et que malgré ça il continue à faire Riba faire le commerce, l'argent avec Riba qu'est-ce qu'il dit subhanahu wa ta'ala écoutez bien ce verset, imagine ce verset imagine la vérité de ce verset est-ce que quelqu'un va jouer avec Riba après cela Allah ainsi que son messager alayhi salatu wasalam vous déclare la guerre Est-ce qu'il y a un croyant qui aimerait ça avoir la guerre qui lui soit déclarée d'Allah Azza wa et de son messager Alayhi salatu wa sallam. Est-ce que quelqu'un aimerait ça Aimerait même se rapprocher. Mais pourquoi est-ce que les gens malgré cela touchent à Arriba Est-ce que parce que les gens sont courageux, les gens s'en fous Non. C'est parce qu'on ne connaît pas. Afouane Réalise pas. Pas juste ça la négligence, l'inconscience, si on va te dire, si tu fais la même déclaration, la maison blanche te déclare, te déclare la guerre. Croyez-moi. Alors, imaginez Allah Azza wa Jalla et son message, c'est ça ce qu'on appelle voir la grandeur le sérieux du péché en tant que tel, ça c'est la première réalité qui va faire en sorte que la tawba elle est véridique. Taïeb, rapidement, Inch'Allah, Ettehamu Tawbati. La deuxième, pour finir peut-être avec ça, Inch'Allah, en 10 minutes. Deuxième élément qui fait en sorte que la tawba, elle est véridique. C'est un peu étrange. Ettehamu Tawba. C'est quoi Etteham remettre en question ma tauba ça veut dire je ne sais pas si ma tauba est vraiment bien faite vraiment bien soignée est-ce qu'elle est parfaite est-ce qu'elle est vraie ou elle est fausse acceptée ou non lorsque tu as un examen qui est très important déterminant dans ta vie ton rêve a toujours été de devenir médecin un jour Et d'aller vers une université, une école de médecine bien particulière. Et là, il y a le jour J, le grand examen auquel tu te prépares depuis un an. N'est-ce pas qu'un étudiant sérieux va continuer à avoir cette pensée à l'intérieur de soi-même Peut-être que je ne suis pas assez préparé. Même si j'ai fait tous les guides et tous les livrets, ainsi, ainsi. Mais je pense que je vais devoir lire encore plus et me préparer encore plus. On ne sait jamais. C'est ça ce qu'on appelle étihad ou tauba. Peut-être que ma tauba n'est pas bonne. Peut-être que j'ai fait une tauba mais c'est pas la vraie tauba. Peut-être qu'Allah Azawajalla ne l'a pas accepté. Pourquoi Voyons les exemples inshaAllah Taala. Avant de clore. inshaAllah Taala, fallait être là il a été là il a été là qu'il a été là qu'il a été là Qui pourrait nous expliquer rapidement c'est quoi un appel d'offres euh, que, que tout le monde peut répondre, mais après ça, ça va être un seul gagnant, ok Donc, par exemple, le gouvernement va dire, nous on a besoin d'une compagnie que, qui va nous construire une université, par exemple. Mais, on lance un appel d'offres. C'est quoi un appel d'offres tous les contracteurs et les grandes compagnies et ainsi de suite vont préparer un projet qu'ils vont présenter. Moi, je suis prêt à vous faire ça et ça et ça et ça et ça avec tel descriptif et tout et avec tel montant. C'est ça le montant que je vais demander. C'est ça le budget que je vous demande. Le gouvernement va tout prendre. Après ça, va tout étudier. Il va dire qu'il va y avoir un seul, un seul gagnant. Quelqu'un qui fait un appel d'offres, qui est en train de répondre à un appel d'offres, il va faire quoi Faire de son mieux, peut-être que c'est pas assez, peut-être que je devrais, peut-être qu'il y a d'autres éléments qui manquent, et ainsi de suite. Parce que tout ce travail, s'il n'est pas accepté, il va être multiplié par zéro. Ça ne sert à rien. Et s'il va être accepté, peut-être je vais devenir un millionnaire du jour au lendemain. Vous comprenez? Ta'ouba, c'est la même chose, c'est le droit d'Allah Azza wa Est-ce que je l'ai fait? Ou bien j'ai pas fait mon obligation envers Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَنَّهَا لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ وَأَنَّهَا تَوْبَةُ عِلَّتِينَ Une tawbah d'une raison particulière. On va clore avec ce point, mais s'il vous plaît, beaucoup de concentration, c'est un point qui est important. C'est quoi tawbah tu'illatin? C'est une tawbah qui est reliée à un point particulier. Pas vraiment pour Allah. För en annan ah, som Allah Azza wa Jalla. Quels är de exempel här? Kataubati arba bil hawa i al iflas Taubat är de person som är i besöning. Kataubat är de person som är i besöning. Det är ett parhållande. Det är ett parhållande, det är ett parhållande, det är ett parhållande, det är ett parhållande. För att? han är för Allah han, men för att han är för att han. Sa situation difficile, vous comprenez Ah, tel péché m'a mené vers la faillite. Ah, il faut que je fasse tauba par crainte d'Allah Azzawajal. Qu'est-ce qu'on a aussi comme exemple <t 'en> Ceux qui font un tauba, ça c'est important aussi. Ceux qui font un tauba pour préserver leur image. On va donner un exemple pour les vieux, même s'il n'y a aucune personne ici qui est vieille peut-être. Un exemple pour les jeunes. <coughs> L'exemple pour les vieux, Dans les pays arabes, par exemple, ou bien les pays orientaux en général, il y a ce phénomène que parfois quelqu'un va vivre toute sa vie éloignée d'Allah Azzawajal. Et quand la personne atteint 70 ans, ben là, il va dire, pour que les gens disent de moi que moi, je suis devenu un homme sage et tout, avant ma mort et tout, donc là, il va dire, je vais aller faire le pèlerinage pour qu'on m'appelle Hajj, pour que je devienne Hajj. Je vais à aller à la mosquée pour faire salat et tout. Bien sûr, on n'est pas en train de juger comme le frère, il a tout à l'heure, parle pas ici d'une personne X ou Y ou... Z, le jugement, ça c'est auprès d'Allah Mais on parle ici d'une idée générale D'un modèle de personne Que certaines personnes ne le font pas pour Allah Il le fait parce que je suis devenu Une personne qui est âgée Et de ce fait, on doit m'appeler le Had Avant ça, j'étais celui qui était Complètement éloigné de la religion Mais maintenant, on doit me respecter Je dois devenir une personne qui est religieuse L'exemple des jeunes Plus pertinent pour La plupart des personnes peut-être ici, c'est quoi C'est ce fameux problème que nous avons aujourd'hui. Peut-être on va clore avec ça, mais c'est un problème, c'est un exemple qui est important. Taoba de peer pressure. Taoba de faire la taoba pour devenir comme les autres. Ah, mes amis il y a l'un de mes amis qui a commencé à pratiquer la religion, qui a commencé à la, au masjid et tout, ah il y a le deuxième qui l'a suivi, ah il y a la troisième qui l'a et mes amis qui parlaient d'autres choses dans le temps soudainement maintenant ils parlent de la religion et tout, ah je dois faire la même chose que eux pour que je ne sois pas exclu vous comprenez et là il y a la, la barbe de faire comme tes amis il y a le hijab de faire comme tes amis avec un E, S et il y a, et il y a, et il y a, et il y a Pour se conformer. Pas nécessairement attention, il y a une différence. Pas pour les prendre comme modèle. Tu peux suivre quelqu'un comme modèle. Quelqu'un va être une inspiration pour toi. Ah, cette personne, je l'ai respectée. Elle a pris maintenant le droit chemin. Ça m'encourage à prendre le droit chemin. Mais il y a des personnes qui ne le font pas pour Allah. Il le fait pour, encore une fois, ne pas être exclu du groupe. Et ça, ce n'est pas une tauba qui est sincère. Et que, rapidement, la personne va revenir vers l'arrière. Il y a des gens qui se posent une question. Comment est-ce que cette personne-là n'était pas pratiquante après ça? Elle a commencé tellement à pratiquer sa religion après ça, elle a tout relâché. Pourquoi? Les gens, parfois, ils trouvent ça bizarre. Prenez cette règle. Celui qui prend l'islam, celui qui prend l'islam par sincérité ne va jamais laisser sa religion. Impossible! C'est pour ça que Dans le hadith, lorsque le roi des Romains l'a demandé à certains de Quraysh, les émissaires de Quraysh, il lui parlait du prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a dit, a Est-ce que quelqu'un, parmi les gens qui suivent cet homme, ça veut dire Muhammad sallallahu alayhi wa est-ce qu'il y a quelqu'un qui laisse sa religion, qui quitte sa religion par mépris envers sa religion Ils ont dit non. On n'a noté aucun cas pareil. Mais bien sûr, quelqu'un qui adhère à la religion, comme on a dit, pour une autre raison que pour Allah, c'est normal que s'il l'a pris comme ça, il va la quitter comme ça. Comprenez C'est pour ça que c'est important, quand on prend de bonnes initiatives, de toujours revoir nos intentions et les purifier. Les ulama, ils disent Celui qui a une, un début qui est éclairé va avoir une fin qui est éclairée. Tout dépend du début. Tu commences avec les bons pas, Inch'Allah, tu vas arriver à destination. Tu commences dès le début avec des choses. Ah, à droite et à gauche. Ah, comme, encore une fois, on va ajouter des exemples parce qu'on veut, on veut donner des exemples pour, Inch'Allah, que ce soit bien assimilé, bien compris, Inch'Allah, dans notre vie de tous les jours. L'exemple, encore une fois, le frère qui était sur un autre chemin qui souvent... Ou bien qui soudainement va se mettre attention et si c'est pas on n'est pas en train de faire notre but ce n'est pas de construire des stéréotypes ok de, de généraliser celui qui comprend autre chose on n'est pas responsable c'est la personne qui est responsable devant Allah on n'est pas en train de faire des stéréotypes de généraliser on est en train de parler de certaines exceptions auxquelles il faut faire attention le frère qui était complètement dans un autre chemin rien à voir avec la religion et que soudain tamis blanc comme ça siwak ici comme un stylo sur son, sur son oreille et la langue barbe et tout et là c'est parce qu'il a trouvé bonne idée de se faire un bon commerce vendre hijab ou bien vendre des livres islamiques et tout donc là pour ça fait partie du plan de marketing le beau et le siwak et tout tout ça c'est tenu de travail. On n'est pas en train de parler d'une personne particulière ici. Ce n'est pas pour juger des personnes, pour dire, ah lui, je pense, c'est comme il a dit l'autre fois, Allah la chalata, c'est Allah qui sait ce qu'il y a à l'intérieur des cœurs et c'est lui qui va juger. On est en train de parler ici pour nous, pour qu'on ne fasse pas ce genre d'erreur, pour qu'on ne prenne pas de bonnes initiatives qui en vérité ne sont pas pour Allah, mais c'est pour une autre raison, parce que ça, ça ne va pas te mener loin. Non. Taïb, on a beaucoup de contenu encore à couvrir, mais on va le laisser pour la prochaine fois, inchallah ta'ala. Avant de conclure, inchallah, est-ce qu'il y a des questions Principalement et avant tout sur le sujet. Oui, Akhi. Je voudrais juste faire une annonce. L'annonce Oui, c'est. Oui, Taïb, rapidement, incha'Allah. Par rapport au comité solidaire qui a le pour, euh, les, euh, vous donner les ici ou aller sur pour euh, donner tu, tu peux revenir après pour moi, je comme ça ils Tu peux revenir après Des questions reliées au sujet avant tout Non. une question. Oui. Par rapport aux conditions en tant que tel, est-ce que faire deux rakaats, ça rentre C'est peut être considéré comme une condition C'est pas une condition. C'est un élément. Oui, on va, on va répondre. Le frère, il dit, par rapport aux conditions de la tauba, est-ce que le fait de faire deux rakaats C'est une condition que ta taouba soit acceptée Dans un hadith du prophète Le sens du hadith que celui qui fait un péché Et qu'après ça il va faire son woudou bien soigné Et qui va faire deux raka'a Une salat de deux raka'a Avec pleine concentration, plein khouchou Allah Azza wa Jalla va lui pardonner Alors le frère il dit est-ce que ça, ça rentre dans les conditions de la taouba Non, c'est pas une condition Si la personne fait taouba même sans faire les deux raka'a La taouba est acceptée inshallah Mais ça c'est un élément de C'est un élément de renforcement, vous comprenez Et cet exemple, l'exemple des deux raka'a, peut s'appliquer parfois sans tawbah. Ça c'est un petit élément important, c'est en deux minutes, rapidement. Les péchés peuvent s'effacer avec tawbah, mais on va le voir plus tard. Il y a d'autres choses qui effacent les péchés, comme les bonnes œuvres. Donc parfois si la personne commet un péché... Et qu'après ça, elle va faire par exemple avec plein de khouchou et tout. Peut-être Allah Azza wa va lui pardonner. Même si elle n'a pas fait la tawbah. Mais pour ce péché particulier. Mais ça, c'est pour des unités. Min Les péchés mineurs et tout. Pas Les péchés majeurs, les choses graves. Ça, il faut faire la tawbah. Pas que quelqu'un va commettre un péché grave. Il va dire, ah, je vais faire un peu de woudou, Allah m'a pardonné. Vous comprenez Non. Allah a Allah je sais pas. Non. Oui, euh, si par exemple, ça fait longtemps que la personne a péché, puis a fait a fait les est ce que le hadith compte aussi pour sa Oui euh, oui, tout à fait, tout à fait. Non, tout à fait. Si majeurs, Allah azza wa a promis ça que si on évite les péchés majeurs Anhu, ankum, uh, al all Allah azza wa jalla nous promet que si on va éviter les péchés majeurs il va nous pardonner les péchés mineurs ce n'est pas pour dire fais les péchés mineurs ne fais pas les péchés majeurs parce que les péchés mineurs sont le chemin vers les péchés majeurs C'est pas avoir beaucoup de péchés mineurs mais j'ai pas de péchés majeurs. Ça c'est dans la pratique, c'est presque impossible que ça se réalise. Mais pour quelqu'un qui a évité les péchés majeurs et qui avait des péchés mineurs comme n'importe quel être humain, Allah Azza wa Jal va lui pardonner inshallah. Oui. Ça veut dire quoi que les péchés majeurs sont pardonnables Non, des péchés majeurs sont plus difficilement pardonnables. Ça veut dire les péchés mineurs, il y a des choses qui les effacent. Comme par exemple <coughs> Ramadan, il a Ramadan, comme dans le hadith du prophète صلى الله عليه وسلم. Tu as bien fait ton Ramadan, le prochain Ramadan bien fait, entre les deux, les péchés mineurs inshallah vont être effacés. Mais les péchés majeurs non. Même sans Ramadan, iman et wahti seb, celui qui fait son jeûne de Ramadan avec foi et sincérité, refera <médiculé> ses péchés antérieurs vont être pardonnés. Ça c'est pour les péchés mineurs. Comprenez, il y a des choses plus faciles plus accessible, qui efface les péchés mineurs. Les péchés majeurs, soit la le repentir, s'il n'y a pas de repentir, insha Allah ou afa. si Allah a il veut, il va pardonner. Non. Oui. Allez, ça ça, ça c'est un sujet plus large, le fait de faire un zikr alors que notre cœur n'est pas présent. Faire le zikr alors que le cœur n'est pas présent en tant que tel. Ça veut dire je fais le zikr avec ma langue et je suis en train de faire autre chose avec mon corps. Idéalement, ça ne devrait pas exister. Ça veut dire lors de mon moment de zikr, si c'est mon moment de zikr principal, je suis dans le masjid, je devrais m'efforcer à penser à ce que je suis en train de dire. Si le zikr, Il est secondaire, ça veut dire je veux juste avoir des hassanats pour ne pas oublier Allah azzawajal, ça c'est normal, il n'y a pas de mal inshaAllah. ça veut dire si quelqu'un est en train de faire, euh, je ne sais pas moi, quelqu'un est en train de réparer son auto, il va dire je ne vais pas perdre mon temps, je vais faire du zikr d'Allah, khayrun incha'Allah, il va avoir le ajar, même si dans les faits c'est difficile de te concentrer sur ton auto qui ne marche pas bien et sur ton estirfar, le sens de estirfar et ainsi de suite, Non. Non, ça c'est pour n'importe quelle forme de taouba mais avec la condition que taouba soit nasouh On va le voir, Inch'Allah, ta plus tard Celui qui fait une taouba qui est sincère et qui est globale Allah va changer ses mauvaises œuvres en bonnes œuvres. Ça va venir, inshallah. Une question de là-bas, après ça on va revenir Oui Parfois, de... Que c'est pas moins grave Ça c'est une question qui revient à la question de euh, Parce que, regardez La médisance, il y, a, il y a deux éléments. Il y a le faux ou vrai, et il y a maintenant la question de ce qu'on appelle hurmatul muslime. Al hurma. Hurma, ça veut dire un droit de surplus que Allah دل, il a donné aux croyants. Parce que à la base, à la base, si je suis en train de décrire quelque chose qui est vrai en une autre personne, ce n'est pas quelque chose qui est faux. À la base, ce n'est pas quelque chose qui est mauvaise. Je suis en train de dire que La vérité sur cette personne. Mais pourquoi est-ce qu'Allah azawajalla l'a interdite entre croyants C'est pour garder cet esprit de fraternité. Inna malmu'minoon,إخوة. Ayuhabu ahdukum, ayyakulak, ayyakulalhme aqeehi meeta, fakarehtumu. En plus de ça aussi, il y a toute la question de alwala ou albara, de la différence entre le kuffar et entre le iman que c'est Allah azawajalla il avait fait alriba de Al-Kafir, que si c'était interdit, ça veut dire, je ne peux pas dire, ah, Al-Kafir nous a fait du mal, ah, Al-Kafir il a fait telle chose à notre religion, ah, telle personne, on va dire, non, non, ne fais pas la riba de ce journaliste qui critique l'islam parce qu'il n'est pas présent actuellement, il faudrait, vous comprenez, c'est pas, quand Allah Azza wa il la rend licite, ce n'est pas, ce n'est pas que c'est encouragé à faire le riba de quelqu'un qui est kafir, c'est pas pour dire, ah, il est kafir, il faut faire le maximum de riba à son sujet, vous comprenez Mais Allah azawajal l'a rendu licite parce qu'on en a besoin dans certaines situations pour parler de son mal, de la différence entre lui et entre notre foi, et ainsi de suite. Na. Voilà, voilà, J'ai pas compris la question. Si hmm. Et il n'y a pas de mal. En général, tauba de celui qui est kafir vers l'islam est plus facile que tauba de celui qui est musulman, lakin asim. On va donner un exemple. Un musulman, par exemple, qui faisait le haram, faisait la fraude, il disait des mensonges, il buvait l'alcool, faisait des choses haram ici et là et tout, souvent si la personne va faire son repentir, va faire sa tauba, plusieurs musulmans Hamdoulah que c'est pas eux qui vont juger. Mais plusieurs musulmans vont pas accepter, vont dire mais c'est un hypocrite, il est en train de faire semblant et tout. Lui faire tauba, lui devenir un bon croyant, je sais pas. En général, quelqu'un qui était kafir, wa hada r islam sans regarder son passé. Le contraire, le pire que son passé va être souvent le plus que les gens vont dire maasha Allah, Allah il l'a guidé après tout ça, Vous comprenez? Na'am wa hada min ni'mati Allah ta'ala alayna. C'est pour ça que même les Sahaba on les dit c'est les grands compagnons du Prophète et on leur histoire et leur vie avant l'Islam dans al jahiliya et plusieurs parmi eux avaient des, des, des péchés graves et ainsi de suite avant qu'il que le Prophète n'arrive et que l'Islam n'arrive et que malgré ça on ne manque pas de respect envers eux parce que tout ça c'était avant l'Islam. Il y a bien question là. -bas. Il n'y a pas de problème. Allah Azza wa il ne nous prend pas respons pour responsable tant qu'on ne sait pas. Si moi je ne sais pas que, que ça c'est un péché et que je l'ai commis par ignorance, je ne suis pas responsable devant Allah Azza wa en Exception pour un péché qui fait partie des choses qui sont claires des bases de l'islam, si moi je suis né musulman ou bien j'ai grandi dans un pays musulman. Mais vu que vous avez parlé de ce cas particulier, les savants de l'islam, ils parlent spécifiquement de ce cas. Ils disent par exemple, quelqu'un qui est nouvellement converti. Ma'dourun Allah excuse son ignorance de certaines parties de la religion. Ah, je ne savais pas que ça c'était... Parce que c'était pas musulman avant ça. Mais si moi, j'ai grandi dans un pays musulman, ou bien moi, mes parents sont musulmans, et je suis né musulman, et que je vais dire à 40 ans, ah, vraiment, l'alcool c'est interdit en islam, je ne le savais pas. Ça passe pas, comprenez Impossible, c'est impossible que je ne le sache pas. Non. Oui, akhy. Euh, Est-ce qu'on peut faire plusieurs tir Taouba pour le même péché Plusieurs Taouba pour le même péché Oui. Oui, et on va voir inshallah ça. C'est oui. spécifique par exemple pour le petit une fois. Mm hmm. Et, je sais pas juste pour augmenter sa sincérité dans la prière de Taouba. Par exemple, on se dit "Ouais, j'ai été quand même sincère ou j'ai pas été assez sincère." Oui, c'est exactement ce qu'on vient, qu vient de mentionner maintenant. Quand, quand on a dit que tu doutes toujours, que peut-être ma taouba c'est pour ça que comme on a dit, la taouba c'est un travail pour le reste de ta vie. Ça veut pas dire même quelqu'un qui ne fait plus de quelque chose de sérieux, là, des péchés majeurs. Il fait rarement des péchés mineurs. Même cette personne, Allah Azza wa Jal lui demande de faire et faire et faire taouba. Toujours essayer d'effacer les traces d'avant parce que si ta taouba antérieure était acceptée, là tu es en train d'avancer plus. Tu te rapproches d'Allah Azza wa Jal. Si ta taouba antérieure n'est pas acceptée, alors tu as pris une deuxième chance et une troisième et une quatrième. Et taouba, attention, on va parler de ça mais on, on réitère inch'Allah, on met de l'emphase. Taouba ne, ne, ne veut pas dire t'es une mauvaise personne et a fait la tawbah tawbah c'est une ibada. Allah Azza wa aime la tawbah il aime ceux qui font la tawbah inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu al-mutatahirin Tawabin c'est ceux qui font le repentir toujours al-mutatahirin c'est quoi c'est ceux qui se purifient toujours ils font le wudu et tout remarquez l'analogie ici entre les deux tawbah c'est comme le wudu de notre âme tawbah Celui qui fait toujours tauba, c'est comme celui qui est en train de toujours faire, de purifier son âme, tout comme on purifie notre corps avec le hodo. Qu'est-ce que ça ici Oui. Oui. Ça c'est des dou'a hadith du prophète sallahu alayhi wa Celui qui fait ce a, trois fois, ses par Allah azza wa jall dans un hadith wa in kanat zabad al-bahr zabad L'écume de la mer. Hamdulillah, on a un dictionnaire ici. Même si c'est comparable à l'écume de la mer. Et dans une autre narration, on a une az-zahf az ». C'est quoi az-zahf » C'est quelqu'un qui était dans une bataille pour défendre les terres de l'islam et qu'au milieu de la bataille, il a pris la fuite. Il a laissé le terrain de la bataille. Ça c'est un péché majeur parce que tu viens de de laisser un vide, un trou dans une situation critique. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors est-ce qu'on comprend de ces hadiths, comme la sœur elle vient de poser la question, que ces douas là sont suffisants pour nous faire pardonner les péchés majeurs Les ulama, ils disent, ça oui, mais ça c'est pour une personne qui vient de faire ce doua avec un cœur sincère. Ça veut dire, tu es pleinement dans le doua. Et le doua il dit quoi Allahumma innahum al wa illa wa al wa innahum wa wa innahum wa il wa innahum wa innahum wa tauba. wa innahum wa innahum wa innahum wa innahum wa innahum wa innahum wa innahum wa innahum wa innahum wa innahum wa innahum wa innahum wa innahum wa innahum wa innahum wa innahum wa innahum wa innahum wa wa innahum wa innahum wa wa innahum wa innahum wa innahum wa innahum wa innahum Et ce n'est pas aussi pour dire qu'on ne doit pas dire ce dua. Non, tu le dis au maximum, maximise tes chances, tu ne sais pas. Incha'Allah, peut-être un moment d'ouverture, de miséricorde d'Allah Azza wa Jalla Allah subhanahu wa ta'ala pourrait te pardonner. Même si tu n'as pas fait le tauba, fais le dua en tant que tel. Oui. Oui, exactement. Exactement. Exactement ça. Exactement ça. Donc, la prière, oui. Oui, exactement. Ça, les bonnes œuvres font partir les mauvaises œuvres. Les bonnes œuvres font partir, mais attention, pas n'importe quelle bonne œuvre. Ça veut dire, les ulama, ils disent, une bonne œuvre, toujours, c'est au sens qui est idéal. Si moi, je fais la salat, par exemple, je fais la salat rapide, pas de concentration, pas de... Je l'ai fait à, à la fin de son heure, je l'ai retardé volontairement. Cinq minutes avant le Aden de Asr, j'ai fait Dohr. Cinq minutes avant le Aden de Maghreb, j'ai fait Asr. Et c'est la dernière chose pour moi, ce n'est pas important dans ma vie. Une salade comme ça, est-ce que ça va faire partir les péchés entre les deux Pas certain. Non. Deux dernières questions, Inch'Allah, oui. Ah, j'ai oublié, excusez-moi. Oui, le nombre de péchés majeurs, Allah alam. On ne le sait pas. Il y a des divergences entre les savants. Mais l'important ici, c'est pas de connaître le nombre en tant que tel. C'est de connaître les péchés majeurs qui sont décrits dans les textes, comme le riba, fornication, de désobéir à tes parents, la magie, ainsi de suite. Et les savants, ils disent tout autre péché qui aurait des conséquences comparables aux péchés majeurs. Comprenez? Un mensonge, est-ce que c'est un péché majeur? Ça dépend. Comme le frère, ils ont dit, ça dépend. Je vous donne un exemple. Quelqu'un t'invite à manger. Viens rentre chez moi pour manger. Et toi, pour une raison pour une autre, tu ne veux pas entrer. Tu as des choses à faire. Alors tu as fait l'erreur de dire un mensonge, c'est pas qu'on dit que c'est que, que bon, c'est pas grave, c'est pas ça le sens, c'est un mensonge, c'est pas bien. Tu as fait l'erreur de dire ah j'ai pas faim, j'ai vraiment pas faim. Je viens de manger. Juste pour que la personne te laisse tranquille après ça, là j'ai dit un mensonge. C'est un mensonge, c'est haram. Alors que, en réalité, tu as faim, tu voulais manger, mais tu ne voulais pas manger. Mais est-ce qu'on va dire que ça c'est un péché majeur? Si des choses comme ça dans la vie, c'est des péchés majeurs, encore une fois, on est tous couis. Vous comprenez Par contre, parfois on peut dire un mensonge qui pourrait coûter la vie à une autre personne, qui pourrait détruire la vie d'une autre personne. Vous comprenez L'effet, ça va être quoi L'effet de ce, de ce mensonge qu'on vient de dire, ça peut causer de détruire une famille, ça peut causer un meurtre, ça peut causer donc ça peut causer un péché majeur. Là le mensonge en tant que tel devient un péché qui est majeur. C'est pour ça, frère. nous tout à l'heure, j'ai entendu un mot ici, deux mots, shahadat az-zour. Shahadat az, az le faux témoignage, c'est une forme de mensonge, mais c'est un péché qui est majeur. Pourquoi Parce que shahadat az-zour, c'est un mensonge dans un contexte particulier, devant le juge. Deux personnes qui ne s'accordent pas et lui il va me dire écoute, tu es mon ami, on se connaît depuis longtemps et tout, viens avec moi juste pour dire que tu m'as vu et que moi j'ai fait le travail, je l'ai livré ou bien j'ai livré la marchandise et tout, je vais dire ok, ok, je viens avec toi, tu es mon ami, je vais venir pour témoigner. Je suis en train de dire un mensonge, mais le mensonge-là a des conséquences qui sont graves, parce que c'est entre eux, deux personnes, c'est un conflit peut-être sur des, des milliers de dollars peut-être sur une question de dignité peut-être que l'autre personne va se sentir tellement avoir été traité injustement que le juge s'est trompé à cause de mon témoignage, de mon mensonge qu'il va vouloir se venger de façon violente, autre chose donc les répercussions et les conséquences vont être graves c'est pour ça qu'on n'a pas un nombre particulier de péchés majeurs mais il faut comprendre c'est quoi le sens d'un péché majeur tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en nommé comme étant un péché majeur, ou tout ce qui mène à une conséquence grave qui serait comparable. Dernière question, oui, Achille. par rapport à Je sais a que c'était un on joue sur l'honneur de l'enfant de ça peut rentrer dans Je sais aussi qu'en mettant à quand on parle de quand on fait les citations des hadith, ça nous on de dire admettons que foulen untel n'a pas bien attacé sa sœur n'est pas fiable dans le hadith. Là, c'est des cas où c'est correct, c'est halal disons de ce qu'est la personne. Donc, quand il est journaliste, il est pas fiable au niveau des orthologiques. Tu es pas dans l'indifférence si tu lui dis que non, cette personne-là n'est pas fiable. Mais si tu commences à euh, prendre comme prétexte les non-musulmans pour, pour lui en tout cas, mon frère, mes pas... paroles à moi, c'est ce que les savants ils ont dit. Pas... Ça, c'est le fiqh de nos ulama et on le suit parce que ça, c'est la religion d'Allah Azza wa Quand on comprenne, c'est quoi l'idée qui est derrière ou bien quand on ne la comprenne pas. Mais Allah Azza wa il l'a établi pour une raison. Parce que, comme on l'a dit, à l'origine, dire la vérité, ce n'est pas un mal, ça c'est l'origine. À l'origine, la logique, c'est que dire la vérité sur quelqu'un, c'est pas un mal, qu'elle soit présente la personne ou non. Tu comprends Mais Allah azawajalla, il a ajouté une couche de plus pour protéger la fraternité entre al-muminin et al-muminuna et pour qu'il n'y ait pas des malentendus, ainsi de suite. Cette couche fait en sorte que wa la yaghtab bar dukan Et ça, c'était dans un contexte de ya ayuhalladina aamino. Dire des mensonges maintenant sur autrui fabriquer des informations qui sont fausses, ça c'est interdit, qu'il soit mu'min ou bien qu'il soit kafir. Autre chose aussi de façon équivalente, عن... عن... le kafir ne sait pas c'est quoi riba, il y a pas quelque chose s'appelle médisance chez lui. Le kafir pour lui, il y a la seule, la seule chose c'est quoi, c'est de ne pas entacher ton image avec des informations qui s'enfoncent. Ça c'est vrai, ça c'est même juridiquement, si quelqu'un dit des choses qui s'enfoncent sur toi, tu as le droit de le poursuivre. Mais à ma connaissance, il n'y a pas une juridiction dans le monde, à l'extérieur de notre religion, qui dit que la médisance, dans le sens de dire des choses qui sont vraies sur autrui en son absence, c'est interdit. Non, les gens vont dire que ça c'est la vérité, tu comprends Mais Allah Azzawadun, il a ajouté cela et si lui il peut faire le riba sur toi et tu ne peux pas lui dire c'est haram parce qu'il va te dire c'est pas un mal, alors toi aussi tu as le droit de faire la même chose. Tandis qu'avec un musulman, même si lui il fait le riba, tu peux lui dire « Iqtakillah » parce que « irtabtani wa hada haramahullahu ta'ala ». Khitaman, comme on a dit, la conclusion de la chose, c'est ce que les ulama, ils ont dit à travers… والله تعالى أعلى وأعلم وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله تعالى خيرا